L'émission hors-jeu vous est présentée par le coulisses.com, Le coulisses.com, c'est le spécialiste dans l'actualité et les rumeurs dans la Ligue nationale de hockey et chez le Canadien de Montréal. Pour savoir ce qui se passe avant même que ce soit de nouvelle, le coulisses.com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 Notre rendez-vous de hockey, nous sommes les regaciens et gâchons du podcasting québécois. Je vais gagner votre animateur et avec moi, Jerry Goodbou! Hey! On peut vraiment dire que je suis vraiment là. Give me five! Yeah. yeah! On est dans la même <rire> pièce, euh, en direct des sublimes studios de Saint-Jérôme. Oh ouais. Et avec nous, euh, il est à distance, on va l'appeler. Euh, et il est au loin. <rire> Salut, Yann! Salut. hi five Hi-five! <rire> Il s'est surtout pas tapé dans les mains Non Yann <rire> Dupuis qui est avec nous Notre spécialiste euh, issu de Columbus comme je disais dans le dernier épisode euh, Toujours pas retranché euh, D'ailleurs Qu'est-ce euh, que tu qu en penses On, des avec ça hein, Grosse transaction hier dans la Ligue Nationale On Seth Jones euh, Johansson euh, qui est envoyé euh, du côté de Nashville Jones s'envoie à Columbus Euh, toi, t'as as côtoyé un petit peu le Wanssen en étant à Columbus dans l'organisation <rire> Qu <rire> de Qu'est-ce que tu en penses de ce choix-là si tu les deux équipes? Là, on se rend compte tout de suite que... Je vais tout de suite parler des Canadiens. Là, on se rend compte tout de suite qu'on n'avait pas le, le, les moyens de se, per, se permettre un Johansson. S'il cherchait un défenseur du genre de Seth Jones... C'est pas beau lieu, ça c'est clair. C'est sûr qu'on n'avait pas ça. Mais oh ouais, c'est une, une bonne transaction. Seth Jones, le problème avec lui, c'est qu'il jouait sa deuxième vague de power play. Fait qu'il... Il est en arrière de Yossi puis de chez Weber. Fait que pour lui, ça n'a pas vraiment déclotché. mais check bien ça, il va juste direct sur le, sur le premier Power Play, la Columbus. Fait que d'après moi, il va déclocher. Fait que super bonne transaction pour eux autres. Puis Johansson, ben il aime pas ça jouer pour Tortorella, mais en même temps qu'ils sont comme plusieurs probablement. <rire> dit, il voulait déménager le de club à Colombia. Pourtant, il dit que c'est un bon coach. Euh, oui. Après avoir été échangé, mais, ouais. <rire> mais peut-être que c'est un coach qui a des vieilles méthodes, puis avec la génération de Johansson, ça marche juste pas. Fait que. On va voir. Mais écoute bon, je trouve que c'est une bonne transaction. À Nashville, ils vont capoter, là, le faire jouer avec Forsberg, puis et hey, moi je vois un astit beau trio, excusez-moi si c'est chaque de même. Mais joue un très beau trio avec euh, Fastberg. Puis, euh, qui sait qu'on pourrait mettre avec ça? Parce que là, Hanson va jouer au centre. Ouais. Peut-être qu'il peut jouer à l'aile. Ben, tu sais, euh, à, à la limite, tu peux mettre Fastberg à, à l'aile et euh, tu peux mettre... Euh, tu sais, ça prend un gars qui, qui est plus âgé, parce que euh, Nashville ça n'a pas de bon sens. Là. Ils ont des centres comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'est euh, tossent du monde, là, ces ailes, c'est sûr. Ben, c'est un heureux problème. Ah oui, non c'est sûr. Surtout quand ton problème c'est Johansson, vous on s'entend. C'est un très très bon joueur. Pis, mais bon, en fait, ils sont vraiment juste échangé un besoin de chaque bord. Fait qu'en en partant, c'est sûr que les transactions sont bonnes pour les deux pour ça. Ah. Euh, avantage, euh, avantage prédateur s'en Pour le moment. L'immédiat, oui, mais pas à long terme. Puis surtout, c'est qu'on avait un surplus de défenseurs à Nashville. On va chercher de l'attaque, ce qui nous manquait. Et à l'inverse, on avait de l'attaque à Columbus. Ça. on avait surtout une patate chaude des mains puis on avait besoin de défendre fait que chacun est allé chercher ce qu'il avait besoin dans, dans cette transaction là c'est un, un deal qui est moi je vois pas personne qui fait comme ben voilà on ça pas de bon sens non non c'est un deal qui est logique ouais c'est ça puis, en même temps on s'entend comme t'as dit il va arriver sur le power play cette Jones c'est dans il arrive, il arrive là bas c'est ton top 2 ah, oui. tu sais, si tu regardes ça comme ça t'as euh, Seth Jones avec David Savard qui selon moi va former une bonne paire pour un bout mm -hmm. ouais. t'as Ryan Murray qui... Ryan Murray mais qui revient ça va bien Johnson. aller Johnson c'est ça pour vrai ton top 4 en défensive il est vraiment solide c'est sûr que les blessures peuvent peut changer à donne mais sinon euh, moi Seth Jones je pense que c'est bénéfique pour lui parce qu'il va pouvoir s'établir là-bas à moins qu'il se plante là, mais ça on peut pouvoir lui prédire non puis euh, sinon aussi euh, écoute Johnson je suis sûr qu'il va Péter les scores là-bas, oui. Il y a déjà des bonnes saisons. Puis il peut juste aller mieux. Surtout que là, c'est. Pas mal sûr que le coach va triper dessus, il va le mettre sur le top 6. Ouais, ils vont ils vont savoir... C'est ça. ça. Ils n'ont pas été cherchés pour cette Jones pour rien en partant. Fait ils vont s'arranger pour que ça marche. Euh, une des affaires qu'on voit souvent là, dans ce genre de transaction-là, c'est les partisans de Montréal qui font comme Ben Voyons donc on aurait dit aller le chercher. Ouais. Là, ce qu'on voit, c'est que. Il y a deux affaires moi, que je vois. Premièrement, c'est que Spike des Pochtron tu vas te chercher des joueurs de première, de première instance dans la Ligue nationale. Ça ouais, ça marche pas comme dans NHL ou Xbox, là, tu peux mettre deux trois choix de première ronde de 2025 puis euh, un Jared Tenordi maintenant. <rire> Et l'autre affaire que je crois c'est que quand Marc Bar Bergevin Bergevin nous dit Bergevin nous dit en entrevue là, euh, aux journalistes Je me mets dans le théorie. Quand tu dis aux journalistes que des grosses transactions pour des premiers centres, ça se fait pas dans la Ligue nationale, c'est de la grosse bullshit. travaille ben plus on fort là, avoir la preuve, là. Fait... Mais bon, ça se pèsa, t'as Seguin, juste dans, dans les trois dernières années qui ont été échangées. Ah, les deux pour Dallas, ça veut dire que ça se fait, là. Mais Seguin, euh Séguin, je te reprends quand il a été, qu il a été euh, échangé, ça allait vraiment pas bien pour lui, là. Ben, il venait d'avoir 60 points. Il était un peu à la Johansson. Il n'était pas dans les bonnes grâces de son coach ni de la, de la direction de l'équipe. Ouais, mais je veux dire, euh, je considère pas juste là, ce qu'il faisait sur la glace. Hein. Ouais, en glace aussi, il y avait des problèmes. Mais... C'était un problème. Il fallait qu'il l'échange yeah. à tout prix. Tu sais, Patrick Roy il était vraiment très, très bon. Quand il a été échangé, même s'il si s'est fait scorer euh, 8 goals contre Detroit, euh, c'était plus un problème qu'il fallait qu'il gère. Tu euh... pleures encore. Ouais, je, je m'excuse. Non mais c'est sûr au <rire> même Tu sais, euh, Johansson, oui, il avait des problèmes puis tout. Tu sais là, tu parles mettons, des problèmes ne sont pas pareils. Mais tu sais, Johansson, il a pas une maladie de cœur lui. Il me ah, semble qu'il avait cœur. Il un peu. Ouais c'est ça. Il me <rire> semble qu'il y avait quelque chose parce que quand Tortola était arrivé à Columbus, puis euh, il y avait comme chialé après ou je sais pas quoi, puis finalement ça avait ressorti dans les médias que Johansson avait une maladie genre. Euh, Un souffle ou... Euh... Ben, je sais pas, il y avait quelque chose au euh, cœur ou peu importe. Ch fait... Je cherche dans Google « cœur »« Fait que tu sais, c'est... Euh... J'avais trouver je pense, sur « Kijiji » Ouais, c'est ça, c'était pas des « parts » C'est un « body » de... <rire> non ouais. Je suis sûr que j'ai vu ça quelque part Fait que, euh, tu sais, si, si, si, si y a vraiment un problème cardiaque C'est kiff kiff fait que c'est bien Ben là, Kovalev en a un, pis euh, ça a pas arrêté Kovalev dans sa carrière, là Ouais, Allez, je cherche un livre. Mais j'ai peut-être même pas rapport non plus, mais ça me j'ai vu ça quelque part. Ça se peut. Euh, euh, peut-être une petite malformation, ou quelque chose. Ouais, je ouais, vois des ça. livres sur Amazon. Prince de cœur écrit par Iris Johansen Je pense que ça n'a aucun rapport. Parce que... Euh, <rire> C'est ouais. du grand journalisme qu'on fait là. là. Mais euh, bref, euh, bon trade pour les deux. Puis, euh, je pense que ça fait le tour sur le trade. Ben oui, mais je veux qu'on parle de l'aspect de Montréal. Parce que là, je disais c'est pas vrai que tu peux pas faire de trade, Puis ce que faut que tu donnes pour recevoir, c'est de quoi être gros. Si tu veux de quoi être gros, il faut que tu reçoives de quoi être gros. Puis là, actuellement, là, on le voit bien, le problème, c'est pas les gardien de but, c'est pas tant la défensive, parce qu'on s'entend que normalement, les éléments sont censés être bons. Clairement, le problème du Canadien de Montréal, en cette date du 8 janvier 2016, c'est l'attaque. Ben, ça se compte pas, c'est pas compliqué. Ça score pas. C'est n'importe quoi. T'es juste capable de scorer deux buts contre les Devils du New Jersey, direct en partant. J'ai le goût de vomir. Ouais non, t'es pas dans mon style. Ouais, attends, attends un peu les Devils là, ils sont revenus aux bonnes vieilles bases. De... Ouais mais. Ça à plus reste... avec Schneider. Euh... Ouais mais ça reste quand même les Devils. Je vous dire honnêtement là, de un en partant, Camilleri était pas là. bon c'était pas le meilleur défenseur. <rire> <rire> On ouais, a pas un argumentaire. Non non mais va, tu peux être le pire en partant. Non, es es vraiment... Moi c'est lui qui va check le plus vite de la gang. <rire> non mais il donne quand même une bonne poussée à l'attaque. Fait que moi l'avantage je me dis t'enlèves le leader offensif de l'autre bord, ça te permet à toi d'exploser. Puis comme je vais dire notre défense est quand même très potable. ça ça être bonne. Ben non moi je trouve bonne. Ben je trouve que Marco ça paraît son sans là, cette année là. Bah a Mais en tout cas. Elle vient de se marier. Fait que... Markov vient de se marier. Avec son agent d'immeuble, Je sais pas. Oh, il est agent d'immeuble. Ouais. c'est ce est aussi très chic, mais ça, c'est une autre histoire. Ça aucun <rire> Markov est sûrement capable de... En tout cas. <rire> de se payer un agent d'immeuble? Oui. Ouais. <rire> non, mais c'est... Je veux dire... En tout cas, ils doivent dealer ça avec la maison. Putain. C'est son 4%. <rire> <rire> OK. Euh... Donc, on manque d'attaque. Lors du dernier show, je vous sortais là, les, les meilleurs ailiers droits disponibles 30 ans et plus, on, on a vu qu'il n'y avait pas grand-chose sur les je joueurs veux de location. Que tu mentionnes donc. Non, non, mais on <rire> mentionne pas de don, je te le promets. Sauf que là, ce qu'on se rend compte, c'est que le marché des joueurs de location est euh, c'est de la boîte, OK? C'est de la grosse marque. Donc, si on veut un renfort à l'attaque, soit tu le développes dans la Ligue américaine, puis on les a toutes passées. Fait qu'on le voit que c'est pas la solution. Ben, McCaron c'est pas encore fini, mais... Ouais, pas mais pas pour année. cette année, t'sais. Donc, ce qui reste comme option, c'est une transaction. Quel élément on peut sortir de l'équation canadienne-Montréal... Charback. Pour aller chercher un gros morceau. Sherback. T'es prêt à le sacrifier? Facilement. Je sacrifierais McCarron avant Charback, Non, Moi, je pas... là, Il a que Le 16 de on peut pas C'est un genre de joueur que s'il si se développe. S'il si se développe bien puis qu'il peut produire euh, moindrement, ce genre de gars recherché à travers la ligue. Là... Ouais, J'espère qu'il va développer son équilibre. C'est vrai qu'il y a des petits c est... C est... C est... mollets, on dirait, hein? Moi en tout cas je le vois tout le temps à terre, même s'il est gros. Il est a... bien qu'il frappe là. Euh... Mais ça se travaille. T'sais. Oui, mais c'est sûr. ça C'est sûr il faut que tu le développes. Et justement, on fait... C'est ce que les Canadiens veulent faire avec leurs joueurs. Mais... Je sais pas. On dirait que Sherbac, c'est un naturel... C'est du talent pur, on s'entend. Mais en même temps, lui tout peut mal se développer. C'est touché un peu de parler des espoirs. Tu ne sais tellement pas. T'sais. Là, leur potentiel est immense. Mais ça peut carrément être un flop puis juste pas marché, Fait que c'est touché, puis en même temps, si tu les changes puis qu'ils marchent ailleurs, ben là, ça Mais C'est parce que, moi, je pense que on parle souvent de la fenêtre d'opportunité de gagner ou de se rendre loin en série, puis euh, je pense que Charbac va se développer après la fenêtre, fait que, mec, que okay. la fenêtre soit fermée. Ça, on est d'accord. Fait que son potentiel, il va l'atteindre plus tard que t'as besoin d'avoir quelqu'un dans le top 6, fait que d'après moi, Shareback se sacrifie, se sacrifie super bien à cause de cette raison-là. Puis même s'il est bon ailleurs, regarde, je vais toujours faire l'exemple des, je pense les Stars, la transaction pour euh, qui a amené Jerome McGinlah à Calgary. Ils ont été chercher Joe Nguyen -Dyke. Sur le moment, c'était le meilleur move pour Dallas, puis ils ont gagné la coupe. Ouais, après, là, vous... Jerome et Ginla, ça fait un critique de bon joueur, mais les Flames, ils ont été en série en finale une fois, mais ils n'ont pas, pas gagné, tu sais. Ouais, Le meilleur ouais, joueur de la transaction, ça aurait été Ginla, selon moi, mais il n'était pas à son plein potentiel. Il n'était même pas drafté à ce moment-là, je pense. Oui, il était drafté. Il il était drafté. Peu importe. Fait que je veux dire, je suis prêt à sacrifier de la jeunesse qui peut faire un bon résultat si je veux gagner tout de suite. C'est sûr, mais ça va prendre un price en santé, par exemple. Ouais, là, même ben, si tu vas chercher un aussi gros attaquant. Tu sais, même si c'est pas vraiment le, les goalers le problème, Ben le goaler, garde Price, mettons, on peut pas revenir d'ici la fin de l'année. ils vont avoir des indications avant la date limite. Puis là, ben tu vas te chercher un goaler de location, genre un Cam Ward, quelque chose comme ça. Là, ben... Ça va faire du goaler en tabarouette à Montréal. Ouais, non mais Camp Ward, c'est une location. Là. Oui ouais, mais... mais non. <rire> je pense que ça va faire une bonne, tra... <rire> une bonne location pour le reste de l'année. Je veux dire on s'entend. Je dis, dire... vais le répéter souvent. Écoutez-moi. Oui, il y a des tout le temps de goalers ouais. qui pop partout. Là. Mais regarde, mais, mais Condon est-ce qu'on peut dire que c'est de sa faute si le Canadien gagne pas Ben non. Ben voilà. Puis il arrive les, de là, les Français. Non, il est capable de performer, puis même Scrivens, je vais être à l'aise avec comme deuxième, premier alternant. Puis, on va dealer avec. Si, si, si tu peux finir ton année au moins avec une coupe de but, c'est parce que c'est ça qui manque. Ah, Parlons-en parlons de Scriven. Mettons, je regarde quand Dunn a gagné ses trois derniers matchs. De si un un est bonne. Deux derniers au moins. Ben, il a ouais. gagné un classique. Ouais. Il a gagné hier. Ouais. Il a gagné Tampa. Tampa Oui, c'est lui qui a gaulé à Tampa. OK. Euh, oui, mettons. mettons. Les deux dernières défaites, c'est les deux matchs de Scriven. Scrivener. Scriven c'est I... une victoire. Il a perdu en Floride, puis il a perdu euh, contre les Flyers. C'est premier game, il n'a pas gagné. Il a perdu. Sûr, là, deux tu... défaites, ouais en deux matchs avec Ça, la Condine. Je ne peux pas regarder bon, il... bon. le bon match. On a pour les 64 et le euh, pourcentage est 88,5. Et il était excellent. Puis moi, ce que j'entends tout le temps dans les nouvelles ou peu importe où, euh, hey, on parle juste de Scriven puis on dit, c'est pas de sa faute. Euh, les Canadien, ils ont mal joué quand lui est un but. puis, il est mais... sur le nuage. Crime, calme en en a quand même pas mal mieux gaulé que lui dans les derniers temps, puis euh, on n'en parle pas. « Ah non, il faut, faut, faut redonner le mérite à Camden mais d'aller chercher un gars comme Ward, il fera pas mieux que Spraven. » Non, pas... mais il y a l'expérience des séries, c'est ce que je veux dire. Si c'était pour rentrer en série avec Condon, Spraven, j'aime mieux rentrer avec Ward et Condon. Ben moi, j'aime mieux donner de l'expérience à Camden comme numéro un en série. Parce que honnêtement, même avec l'attaque qu'on a, si on change rien... Ok, la première game, il se fait scorer 6 goals. La deuxième, il perd de 4 à 1 fait quoi? Qu'est-ce qui dit que ça arrivera pas avec... Là, écoute, on va juste... Tu dis l'expérience en série, là? Ben, c'est ça, ça va être Ward... un vétéran. Un bon vétéran qui a gagné, qui va être en arrière de lui, si tu veux le mettre numéro un, ben moi, je mettrais Ward en là, mais... Cam Ward n'a pas d'expérience en série, là, de vécu en série. T'es malade! peur, t'as peur, Laisse-moi finir! Non! Il <rire> a pas eu d'expérience de en série, il a pas eu de vécu en série depuis la saison 2009-2010. Ça fait, ça fait six du... ans qu'il n'a pas atteint la série. y a quelqu'un avant de lui? Mais oui, mais a... un bon joueur est censé amener son équipe à être bonne. Check Harry Price. De lui là. <rire> c'est carrément ça, man! OK, OK. Je regarde, regarde. De... <rire> Je regarde la défensive de Caroline versus celle du Canadien. Elle est vraiment inférieure. Je regarde l'attaque. Le premier trio des Hurricanes devrait produire à fond, mais le reste, c'est n'importe quoi. On est d'accord là-dessus. On est d'accord, mais tu peux pas me parler d'expérience que ça fait... Moi, là, OK, m'a donné une expérience de mon vécu, là. moi, Rigue moi, nationale, sûr. <rire> Exactement. Il y, a, il y a sept ans, j'étais dessinateur en bâtiment. Je faisais des plans. Aujourd'hui, même moi, en avant d'un luchiel, pour faire des plans, je suis même plus capable de l'ouvrir, même. Ah, j'en ai fait euh... des plans, j'en ai fait des centaines et des centaines. Plus ah, de... Tu veux rentrer vraiment dans cette comparaison-là, le camo qui oui, s'est promis à jouer au tennis, là, je veux dire, Chris, <rire> il joue encore au hockey. Mais pas en série, c'est pas même game. Ouais, tu me mais... le dis. Disais quoi, c'est quoi le problème? Là? <rire> <rire> ah vu <juste> mon <maintenant. rire> je suis d'accord avec personne. <rire> <quoi, c 'est... rire> Non mais tu sais quand tu as un argument béton. <rire> le meilleur argument béton c'est Souban, c'est Souban. Souban, c'est Souban. <rire> non mais non mais je, je comprends ce que tu veux dire mais en même temps t'as besoin que ton goaler ait de l'expérience en en Syrie, puis le seul moyen d'en avoir c'est en, en jouant. Fait, qu il faut que tu le fasses jouer en Syrie. Cam Ward ok, là... On est d'accord. Il y a c'est Serra TV, fait que c'est clairement un expert. Check Benoît Brunet. <rire> <rire> c'est le même game. <rire> on ramène Brunet à Montréal. Pour Lui, c'est si powerplay, ça va faire la job. Euh, Avez-vous des sujets, les boys? Parce que là, moi, j'ai l'idée à la discussion depuis le début, là, mais je veux vous entendre. Mettons euh, mettons Jerry, tout part avec la poc. Il y a eu un gros événement dans le monde. On en a parlé un petit peu tantôt. Euh, comme quoi, que on a bien fait la classique Vernal, Fait que... Je veux qu'on parle de la classique hivernale? Ah, ouais, ouais, ouais. Je suis drôle de est Parce que vous voulez me regarder. Oui. Oui. Ouais. Même deux fois. J'avais <rire> un petit oui. famille le soir même. Euh, ah, après, non, après oui. il y avait la reprise, puis c'était en background, fait que tu sais, c'était tellement plaisant. Euh... <rire> J'ai un <rire> grand-parent à blonde dans le nord de l'Ontario. Puis euh, C'est ça. Fait que ça jasait de. c'est le voisin qui, lui? sais, pis ses enfants, mais tout ça comme Il connaît pas, moi. Ouais. Je t'ai aussi sur euh, TVA Sports. C'est bon ça. Comment vous avez trouvé le show? Pour la télé c'était excellent. Ben, la game, c'était cool. Mais l'enrobage, bâtard. La Ligue nationale ne sait pas comment présenter un show. La NFL fait un statement. T'as une pause dans le milieu du match, mais ça on s'entend que c'est pas le même format là. C'est pas grave. T'as une, une prestation musicale, on fait le show avec ça. Tout est focusé là-dessus. À TV, là, à Inchel, t'arrivais en plein milieu d'une tombe de Simple Plan, tu savais pas c'était qui, c'était Madel Play à TVS. C'est Belle Plan <rire> ouais. à TVSport, <rire> on présente pas les affaires, on fait pas de gros flafla, -fla, on Hey! C'est un show! Avant le Game de hockey, là, tu fais un événement parce que tu veux faire un show, présente-moi le show, bâtard! À la TV, à rien, pas en tout. On coupait les de à moitié, on présentait pas c'était qui, on allait en analyse avec, avec le Benoît Brunet de, de TV Sport, Puis même, je m'en fous, la game est secondaire rendue là, là. C'est qui le Benoît Brunet de TV Sport? Oh, Patrick la Lalim? Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais mais c'est le mais... de Marc Denis de... C'est un ancien gardien aussi, lui, ouais. hein? Ouais, oui, c'est ouais. ça, c'est plus un Marc Denis. Ah non, c'est... Euh, c'est qui le. De... Non, c'est pas C'est Josée Théodore! <rire> Théodore, ben oui! On allait en entrevue avec José Théodore, puis il nous disait des affaires, Puis que euh, l'autre, avec son chien, euh, c'est son légelette, là, avait John dit. Cherry. John Cherry avait dit qu'il était bon encore pour la Ligue nationale. Hé, hey, son parle, par exemple. Notre chum José Théodore se fait féliciter par John Cherry. Hey, je capotais. Je capotais. Donne-moi le show, bâtard! C'est vrai que si mettons tu check les mettons les statistiques, je connais pas là mais il me semble que Patrick Lalime, il est comme il a un meilleur statut dans la Ligue nationale que Jodhi Théodore. Mais ils sont toujours en train de vanter Théodore. Ah oui, mais il y a Hard pervise not même saison. il a 14 ans, mais comme il écoute les games, on pourrait le mettre en avant du net puis je pense qu'il gagnerait. Si je me fie à ton argumentaire pour Cam Ward, c'est même ça marche, mon gars. Eh mais Lalime, y a une coupe avec Chicago. Euh, la Lime. La non, lime, non là, non. pas la, coupe, la première coupe, non Je c'est pas moi. Non, c'était peut-être UE qui était là. C'était pas être Non, je pense que c'était UE ouais. Ouais. Mais c'est parce que je joue avec Taze, Kane puis tout ça, fait que je me demandais c'était pas mais Chicago. Coup. Ben oui, ben oui. 2006-2007, ouais, puis 2007-2008. Puis 2008, on a gagné la coupe 2008, quand 2008-2009. Ouais. L'année d'après OK. Ouais, ouais, ouais. Fait que ça te tirait une année trop tôt. C'est peut-être pour ceux qui l'ont gagné, hein? Aussi, aussi, vu de Ça Sans lui, pff, une coupe. <rire> ouais, mais il golait avec qui? Bonne question. Eh ouais, là, là, bâtard, là. <rire> C'était qui, qui son. Mais c'était-tu le backup de quelqu'un ou il y avait son backup? Non, non, non, écoute, il a joué. Euh, il, il a joué même pas euh, 40 games en pas français, Boulin. Là, ouais. Abby Boulin, même temps. Abiboulin ou peut-être Ué même? Ué il a eu un gros contrat avec Chicago au début. Que... Euh, C'est C'était Abiboulin à ce moment-là, ouais. 60 gameplay euh, cette année-là. Pour ça, ils vont pas un coup. Ça doit être plus ça que la lime, je pense. <rire> euh, encore là, je ressort ton... tes chiffres de la bibouline, <rire> garde les proches. Il me semble qu'il a gagné une coupe avec euh, Tampa Bay. Oui, oui, oui. Des... Mais pas à ce moment-là. À ce moment-là, il était à fin de sa carrière. Ouais, il avait de l'expérience. Mais Oui, mais il a regardé les games. Ça compte. <rire> C'est bon, les <rire> ah, On va revenir à un classique hivernal parce que <rire> c'était le sujet de départ. Ah, ouais. <rire> J'ai bien pas trippé. Non, non, mais j'ai <rire> aimé la game. Je suis pas content. Puis, tu sais, ça a bien été pour le Canadien. Puis, battre Boston 5 à 1 en avant de 70 000 personnes, c'est le fun. Tu sais, c'était Boston pas mal silencieux. <rire> hey, c'était c'était pas Boston, c'était Providence. Là. On ah. jouait contre Providence. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, en là, même temps, ouais. c'était les ice caps aussi, là, ça, Atlas, là. T'as raison. Pourquoi ils nous ont montré une game de la Ligue américaine C'est pas man. regarde, ils ont même pas montré le choses. Tu oui, vois qu'ils ont aucune logique dans cette ligue-là? <rire> Mais euh, les, les, les chandails, je sais que ça fait longtemps hey, qu'on le les a Les des là. Canadiens, étaient tu beaux? Ils étaient vraiment beau, sous les joueurs, d'or avec la lumière et tout. Ça, ça prend ça comme troisième chandelle. j'accepte. Ah, okay. oui. Jamais dans la vie, j'aurais dit, je pensais dire ça, là que le Canadien avait besoin d'un troisième chandail. Mais ça, j'embarque. Mais j'aime beaucoup, ça fait. Il y a déjà eu un ancien chandail là, un peu semblable. Genre blanc avec le milieu bleu puis les petites lignes rouges. Là. Ouais. Ouais. C'est vieux là, pour elle, mais c'était. Moi, c'était intéressant. T'es sûr? Oui, oui. Euh, Alors, je sais qu'ils ont chaud. déjà joué avec un chandail comme vintage là, dans, en 20. Eu... Il y a une année qui ont joué avec euh, cinq ou six chandails vintage. Ça, c'est dans l'année du centre. Ouais. Il ouais, y avait le barbier qui était euh, dans ces couleurs-là. vraiment let mais t'en avais plusieurs t'en avais un qui était tout bleu avec un ouais, C aussi quand même très bien. Le, le rouge avec euh, vert avec une feuille d'érable c'est mon préféré ça c'est mon préféré c'est mon préféré ouais Colin, OK. j'aime beaucoup le mais c'est mes choix <rire> jugez-moi pas en même temps c'est ton jersey préféré celui des Mighty Ducks avec le gardien de but qui sort enfin, non c'est pas lui, avec les... <rire> oui, lui. arrête de non ah, arrête <rire> <rire> il est tellement laid, celle là en plus. Non, hey, wow, on va repartir. Mon préféré là, préféré, aller voir ça. C'était le chandail des Kings de Los Angeles qui était moitié euh, mauve, moitié gris oh, ou blanc. Oh, Puis il y a une espèce de petit roi. Il y a un dessin de roi sur le côté. Ah, c'est le de... jersey Burger King là. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> Je vais pas demander, mais oui, c'est vrai la mascotte de Burger King. <rire> ça me dit rien. Ah un peu, je suis capable de te montrer. Il va falloir que tu viennes de te baster de la table, par exemple. Je j'allais dessus. Ah, mais... Est... <rire> oh, oui, proche en temps, ouais. oui. Je te dis dans quelle année, dans les années 90, pour ça. Alors je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas, pas. <rire> C'est sûr de voir? Ouais, Oh ouais, c'était dans ce style-là. Mais bref, des chandales. Les Browns, par exemple, étaient moins beaux. Ouais. ouais, plus ordinaire, ouais c'était ouais. mais ça en, ah, même temps, euh... en même temps le gars qui a dessiné il y il en avait vu d'autres cette journée-là fait que ça compte <rire> <rire> j'avais déjà vu neiger aussi ouais, ça. Fait que mais, euh, en passant je le trouve vraiment lettre le chandelier des kings que je te parlais là. ok <rire> c'était ouais, pas vrai sarcasme euh... ouais mais euh, c'est ça tu sais moi j'ai ai aimé la game mais l'arabage j'ai trouvé ça très ordinaire pour un gars Parce que Gary Bettman vient de la NBA. S'il y a une place où est-ce qu'on sait faire du show avec un sport, c'est bien là, c'est pas lui qui organisait les, les All-Star Games, c'est sûr. C'est ah, ça, c'est Mais Ça, c'est autre affaire aussi. Est-ce que vous avez regardé plusieurs All-Star Games? Euh, pas All-Star Games, mais des... Les matchs des... extérieurs? Oui. Ah, tout, toute la gang. Pas moi, moi j'en ai vu juste quelques-uns. Les différences. Le meilleur là, que j'ai trouvé, ça avait été Pittsburgh... Buffalo. Contre euh, Philadelphie. Ah ouais? Ouais, il y, y a une rivalité dans ces deux équipes-là aussi. Ouais. Ah ouais, Wayne Simmons avec Satuc puis tout, là. On dans, le le, dans le warm-up, Mais en tout cas... Pittsburgh le... Philadelphia. un classique. Ouais, ouais, ouais. C'était quoi? Sûr. 2012, peut-être? 2013? Parce que Pittsburgh on joue contre Washington, ils ont joué contre Buffalo. Ouais. On Pittsburgh... Ils ont pas joué contre les euh... Fires. Attends un peu, toi, là. Un classique hivernal. Peut-être une Stadium Series. Ah, ben là, comme ça marf, ah, Non, ben... c'est pas pareil. Le show est pas pareil. De quoi, C'est pas Winter que... Classique? Non, ça va être les Stadium Series, parce que... Winter Classic ils n'ont jamais joué. Moi, ma préférée, ça a été Pittsburgh Buffalo, parce qu'il neigeait. Ouais, ça donne un cachet, c'était quelque chose de plus. Mais en même temps, j'ai vu les games de soir. Non ouais, mais et... c'est pour la logistique, là. Je sais pas, c'est de la glace extérieure, puis ils commencent à faire de. là. Les, ouais, mais pour non. le monde, là, c'est pas évident, hein? Ouais, pour le monde dans les estrades, peut-être, là. Pour les joueurs. Là. OK, euh, je m'excuse. C'était vraiment Buffalo, euh, t'as raison. Ah ouais, OK. Moi, te le te tu t'as vu la game à TV, fait que ça compte, là. Non, j'étais certain que c'était <rire> les Flyers, mais euh, c'était la game que... Ouais. Ouais. En tout cas, les Pingouins, ont un beau chandail bleu, là. Ouais, ouais. ouais. Euh... Autre sujet, parce que là, je... Je crois que ça, ça, ça, ça souffle là. C'est beaucoup trop classique. Okay, oui, on va faire une twist là-dessus. Mais en passant, euh, ça oui. va arriver euh, pingouin contre les Flyers en 2017. Ah, OK. Ouais. Mais on fait quoi pour renouveler le, le genre? On a-tu besoin de renouveler ça-dessus? Parce que là, là, écoute, TVA Sports, il se pété bretel. On a fait 900 000 le premier janvier de Côte d'Écoute. Wow! Si tu si hot que ça? Ça a-tu vraiment été suivi? Ça a-tu l'engouement que c'est censé avoir? Je pense pas. En fait, c'est que l'événement est à chaque année. Fait qu'on dirait que ça s'essouffle. Fait qu'en mm -hmm. partant, moi, jusqu'à près des années. Tu sais, la première année, c'était cool. L'autre année, après, je suis pas sûr qu'ils en ont fait une. C'est revenu comme deux ans après, fait que c'est encore cool. Ils en ont fait deux l'année passée, ou vous deux ans. Ouais. Une en Californie, au Dodger Stadium. C'est sûr euh, c'est trop utilisé. Ah, oh, moi, je ouais. fais une all-star game à l'extérieur. Pourquoi? Euh, ouais ouais Ça, ouais, ça serait ouais. cool. Mais pourquoi un... pas les deux en même temps? Tu sais, tu fais une game de saison norme. norme. Ben, pas non, sûr, mais c'est comme faire Kiroa, c'est ça, les saisons, c'est correct. Mais tu fais l'All star game à l'extérieur. Ouais, je... Les villes qui sont dans le nord, fait, les, les, les, les, à l'extérieur. Si tu fais ça. Puis ouais. moi, ce que je ferais, c'est carrément choisir tous les joueurs s'ils veulent continuer avec la méthode de vote qui, d'après moi, va rester fait choisis tous les joueurs qui vont au All Star game, dévoile pas les euh, les rosters. t'arrives là-bas, tout le monde embarque, ah, les, les tourne dans le milieu. Malade. Tu fais tes malade ça Ah, je peux ça. Là tu fais c'est que trois gardiens d'un bord, il y a un de l'autre. Euh... Ouais, on ouais. va tu fais les gars. Hey, mais euh, <rire> mettons mettons que ça me tente de faire mon Nissable. Ouais. On, on fait ça, on fait un match des étoiles puis c'est dehors. Euh, moi je proposerais une équipe d'étoiles Ligue national okay. plus contre une équipe euh, d'étoiles la KHL puis euh, une année sur deux c'est soit ici en Amérique du Nord puis l'autre année, c'est en Russie mettons. Ça ouais, mais, de les même. deux ligues ont de la misère à se parler. Si on voit pour les Olympiques, ils ont de la misère à s'entendre sur le, leur calendrier puis permettre à leurs joueurs d'aller euh, aux Olympiques à toutes les années Fait que tu s'entendre pour un match hors concours de même euh, qui n'a aucun T'sais, valeur monétaire, il faut que l'événement fonctionne égal des deux bords pour, euh, pour que le deal fonctionne. tu sais, ça commence à être compliqué là, parce que t'impliques plusieurs pays là, l'Accueil il y a comme ah, quatre mettons, pays, le la ligue mettons, nationale t'en as deux. Mettons que t'as pas raison là, mais que t'as raison pareil là, dans le t'sais. sens que on pourrait, on, ça, ça pourrait se faire. oui, oh, mettons qu'on dit que ça se fait, là, ça serait hot là. T'sais, honnêtement, il y aurait un enjeu. Je pense qu'il y aurait des mises en échec, pour vrai. C'est sûr c'est sûr que ça se créerait par le de rivalité, mais est-ce qu'on veut ça? Ouais, <rire> tu vas toujours vouloir ça va, envoyer... Imagine que t'es Bergevin, tu te dis, ok, il sous-bande au des étoiles, puis il va aller se faire comme casse à gueule par un gars de like la KHL. Ouais, mais on risque de pas mal les planter. ou tout ben, Ça dépend. Peut-être, mais les autres vont peut-être faire « Ouais, ils nous planteront pas comme ça, puis on... » Les Russes, ça joue pareil. Là. Ils sont capables. les autres, ils ont requis 2 en tête, je me sens. Non, là. non, c'est requis 4. Rocky 4, Rocky oui, c'est vrai. Hé, hey, là, là, tu m'as m'ostineras pas un Rocky certain, là. Je les ai vu à TV, fait que ça compte. <rire> c'est vrai, ils ont passé pendant un temps. Hashtag, hashtag, argument carmoire. Ouais, argument carmoire. Euh, OK, euh, autre sujet. Grosse, grosse, grosse nouvelle. Le même soir que l'échange Jones-Johansson, Vincent de Cavalier échangé aux Kings de Los Angeles. Moi, je me suis... J'ai déversé mon... mon vanille sur Internet sur ce sujet-là. Fait que je suis un peu vidé, mais je vais le redire pour le site. Mais je vais vous laisser en parler en premier. Vous en pensez quoi de cette transaction-là? De ce déparassage-là de le Cavalier par les Flyers dumpé aux Kings de Los Angeles? Ben, moi je suis en partie content pour Vincent. Parce que il va jouer. <rire> enfin. Encore là, il va jouer. Il va peut-être en jouer 3-4. Le coach va faire, ouais, « Finalement, je comprends pourquoi tu ne pas à Philly. » Mais, tu sais, Ce que, que j'aime un peu moins de ce trade là, c'est les médias comment ils l'ont utilisé. Comment Vincent le Cavalier changé. Il y a d'autres choses alentour de ça, tu sais. C'est tellement comme centré sur le ouais. fait québécois encore. C'est tout des chums. Tu sais, c'est des gars qui ont joué avec. Ils se connaissent tout bien, fait Ouais, mais en même temps, c'est parce que honnêtement, là, le trade a aucune importance. Ça a l'air d'être... Oui, ça a une importance. C'est a masse salariale des Flyers, oui. ils défoncent de 1.5, puis là, ils viennent de sauver 50% de son... Ben, il aurait pu s'en sauver au complet, mais là, ils gardent la moitié de son salaire. Ouais, ça, c'est sûr. Ça sent Stamkos. Ou le sonnerie. ouais, j'ai des doutes. <rire> ouais, ça pourrait. Ils a pas de le signer. Non, mais... Il y aurait les moyens, par exemple. Oui, non, je comprends pour le, le côté logistique du salaire, mais c'est plus une question de... C'est vraiment... C'est quasiment un trade de ligue américaine, mon s'entend. Non, ouais, oh, c'est un espoir, puis c'est le qui, le qui veut un plus, euh... trade de ligue de garage. Avec beaucoup plus de salaire, mais... Non, mais ouais, c'est ce que je trouve qu'on accorde trop l'importance sur le, le, le trade. Avez-vous déjà écouté le film Moneyball? Ouais, Oui, c'est vrai. Avec ouais. Brad Pitt, à Manny, il y a un gars qui est en train de s'entraîner au bâton, puis là, il fait sa, sa vedette, bla, bla. Un... Dave Justice. Oui, truc... ouais, c'est ça, exact. Puis là, euh, il veut faire à sa tête, là, Brad Pitt, il dit, euh... ouais, mais... Tu as rendu compte qu'il y a une autre équipe, oui nous autres on paye, là. mais il y a une autre équipe qui paye genre 3 millions de dollars pour pas que tu sois avec eux autres. Pour que tu joues contre. Pour que tu joues contre eux autres. Ils préfèrent te payer ce montant-là pour plus que tu joues avec eux autres, au détriment de peut-être faire des points contre eux autres tellement qu'ils t'aiment pas. Ouais j'avoue. Les Flyers là, ils ont fait ça avec deux de leurs joueurs. Et, en plus, qu'il ne faut pas oublier, puis moi ce, qui, moi, ce qui me fait capoter avec c'est que c'est censé être... Puis avec TVA Sports, c'est la même gang. C'est censé être une chaîne d'information. Mais là, là, tout ce qu'on nous disait, c'était l'enfant sur le joueur québécois qui aura une chance de faire carrière ailleurs, qu'il va pouvoir bien finir sa carrière. Alors que le deal, en réalité, c'est que les Flyers gardent 50% du salaire du gars et que le gars a été obligé de promettre qu'il allait mettre fin à sa carrière. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les deux autres années de contrat qui y a de la cravate, le gars, il renonce. Fait qu'il renonce à comme 8 points quelques millions de dollars. Le gars est tellement pas échangeable qu'il fallait qu'il promette de briser son contrat puis que l'autre équipe ramasse une partie de l'argent. Les Kings voulaient pas vraiment avoir Vincent Cavalier. Oui, ils voulaient le risque peut-être que le gars peut faire de quoi de bon. Il y a peut-être des considérations euh... futures aussi, hein? Ben dans le deal non, là. Mais tu sais, le prospect qu'ils ont donné, c'est du troisième ordre, tu sais, les gars, c'est. Mettons que, sais, mais ils sont surtout pas pognés après la prochaine saison avec ces gars-là. Fait que c'est un... Ils peuvent pas perdre là-dedans. Ils payent le salaire du gars pendant une saison, puis c'est tout, après ça, ils sont débarrassés. Vincent de Cavalier a tellement plus de valeur qu'il est obligé de promettre de prendre sa retraite. Mais ça, dans les médias québécois, on nous en parle pas. C'est juste moi qui capote sur ça. Le ça, fait genre, de, de comment les médias nous présentent l'information juste pour flatter dans le non, sens du poil un de leurs chums? Mais ça aurait pas été un Québécois, on n'aurait pas dans ce -là. Là, Ça aurait fait un peu euh, comme Yachine quand il y avait les contrats qui ont pas d'allure. Il riait de Yachine, il riait des Highlanders. puis de mais... que là, il y aurait riait des Flyers puis de la Cavalier, mais ça se fait comme pas de faire ça, vu que c'est des chums non plus. là Non, c'est ça, ouais. mais... Tu m'en parles, là? Ouais. cest un rachat de contrat gratos, ça? Ben oui C'est carrément ça Ben oui C'est même affaire pour Shen Luke Shen Luke Shen Il a déjà été quand même pas Non mais Luke Shen C'est Il finit son contrat cette année Fait Les Flyers compensent Ils prennent 50% De son salaire Pour cette année Après ça c'est terminé Mais le cavalier Le fait qu'il décide De prendre sa retraite C'est qu'il met fin à son contrat Comme c'est a Fait avec le Canadien de Montréal Le contrat devient caduc Donc il n'y a plus personne Qui a venu le payer Ils ont brisé le contrat Mais ils continuent à jouer Ça. mais de pouvoir, pour pouvoir transférer de ligue il, il est que... agent libre oh, exactement c'est ça faire. mais il fallait que les deux parties aient commun un accord sur, ce, sur cette notion là pour briser le contrat le cavalier le commun accord c'est qu'il prête sa retraite il prend un an puis il revient après ouais ça arrive pas mais non mais c'est sûr que c'est c'est quand même une plate de voir un ancien scoreur de 50 buts ouais dans là, Saint Louis qui c'est pas est fini, fini. Ben, c'est pas fini, non, effectivement, mais dans un sens, même s'il torche, pis que ça va se faire jusqu'à la fin de l'année, il est obligé de prendre sa retraite, là, ouais, je, sais, je prends peu ma retraite, finalement, euh, là, but, les, mais... les 15 vont faire comme, euh, non! Non, c'est <rire> ça. Parce que jamais, peu importe les performances qu'il va avoir, ce gars-là va valoir 4,5 millions sur masse salariale. Mais ça, ça c'est c'est là que tu dis que, rendu là, quand c'est fait de racheter, exemple, ton contrat... Pourquoi il va pas faire un petit contrat comme mettons Mike Richards, le gars, c'est je dévie vers Mike Richards, tu sais comme lui il revient, il a eu du drop pis tout, il s'est fait comme racheter, pis tout ça a fait le coudé de l'angle pas mal là, la situation que les Kings euh, ont brisé le contrat, c'est ouais. tout ça, puis là lui il y signe un million un an avec Washington, une équipe qui moi, si, moi je vous dis tout ça, moi c'est la coupe, c'est les autres qui l'ont, ils ont vraiment une équipe très bien balancée. Tu sais, il arrive dans une équipe gagnante, dans un environnement qui de près on va bien aller avec un coach comme Barry Trotz, qui est le coach des coachs. Tu sais, moi avec le Cavalier, c'est ce que j'aurais fait, pas d'expérience en série. Ah ouais, mais il les a déjà vus à la télé. <rire> <rire> non, mais tu sais le Cavalier, je pense c'est ça qu'il aurait dû faire là, on... on vient dans le temps, mais quand il, il était pour signer un nouveau contrat, c'est ça que j'aurais fait à sa place là. Carrément, regarde, je vais Mais, signer un petit contrat. C'est pas la faute du joueur Il propose est sûr, est 8 sûr. ans avec 4.5 000... Je dis vite, c'est une exagération là. Mais il est pas pour dire non Moi ce qui me fait capoter C'est que finalement c'est les chums de l'association des joueurs Qui l'ont mis dans cette position là Parce que La convention collective comment ce qu'elle est faite actuellement C'est que un gars qui a plus de 35 ans quand, quand il signe son contrat Il peut pas être racheté En plus Il y a une clause de non-mouvement Ça c'est le DG qui ah, était ouais, casse Donc, tu pouvais pas l'envoyer dans la Ligue américaine. fait, que Tu ne pouvais pas le racheter, puis tu ne pouvais pas le déplacer. Ben Le problème, tu as, as raison avec ça. Puis En plus, le gros problème que je vois, c'est euh, les contrats dans la Ligue nationale sont garantis. S'il avait pu pouvoir dire ben, à la fin de l'année, on, renégo... on le renégocie à, je sais pas, à la baisse ou peu importe. C'est pour ça que les contrats NFL, c'est le meilleur exemple. Oui, c'est oh, ça, c'est comme ça. Je, je comprends il y a une précarité... Mon il aurait réussi à s'en sortir mieux que ça, malgré que ça en sort bien pareil. Là. Mais tu sais, dans NFL, tu sais, il y a une précarité des joueurs, puis tu sais, les gars, ils ont le droit de, de pouvoir vivre de leur sport, puis tu sais, je comprends qu'il devrait devraient avoir une certaine portion des salaires qui est garantie. Genre 50% de l'entente, tu n'as pas le choix de tu sais des années puis de, du montant, tu n'as pas le choix de, de, de devoir le payer, parce que tu sais, tu prends un engagement, à là, Mais non, non, c'est ça. D'avoir des contrôles garantis, ça tue le sport parce que ça diminue le, le, le calibre des équipes. tu Ils se ramassent tout le temps avec des boulets dans chaque lieu. Fait que, veux, veux pas, le, le niveau est moins élevé. tu sais ben Ça l'empêche à d'autres de venir essayer, prendre la place. Oui, oui. Parce que dans, dans NFL, qu la NFL, c'est qu'ils disent, mettons, la majorité du monde qui joue dans la NFL, ils jouent quoi, à 4 ans maximum? Oui, c'est ça. La moyenne n'est pas très élevée. Mais dans les nationale, je pense que c'est ça. Deux ans... Dans, les moyennes des carrières, de toute façon. Même si ça. les contrats sont garantis. Fait. Ça ne se pas grand-chose. On peut jouent plus longtemps, mais en réalité, c'est pas vrai. Là. Moi, j'avais plus un 4-5 ans aussi, là, pas mal légal mais là, tu me dis deux ans. Ça se peut, il y a tellement de joueurs de 3, 4e, trio... Des gars qui font un ça. match dans leur vie. tu sais. Oui, c'est ça. Il faut qu'ils comptent dans masse. Là. Mm -hmm. euh, autre sujet, Yann, vous tu avec un des Écoute, moi, j'en ai un. Euh, Je me dis euh, l'ex L'expansion, moi je vais aller dans un côté plate, mais euh, pour ceux qui sont plus à l'est du Québec, ben c'est un dossier qui, qui est suivi depuis un certain temps, c'est-à-dire hey, depuis plusieurs années. Plusieurs questions euh, sur le sujet. Oui. Si les Nordiques reviennent. switchez vous l'équipe, un Canadien, moi, ou Canadien ou un Nordique de base? Canadien, même si j'ai commencé à aimer le hockey avec le Colorado ce qui est très très drôle je savais pas que c'était les Nordiques ah ouais fait que je suis tout un fan des Nordiques à la base <rire> oui, je viens de dire que c'est les gens fait que les Nordiques es très fort d'abord ouais en tout cas, je sais pas je serais partagé je serais... comme là non, je suis partagé hein ouais, c'est canadien Ottawa ah, c'est ouais, canadien ouais. numéro un mais si le canadien un soir donné il joue pas puis les Nordiques joueraient je prendrais plein de Nordiques joue Xbox <rire> <rire> Non mais ça fait ça pareil là. Je regarde mettons les sénateurs qui jouent contre Dallas. Bon, ça dépend. Pas contre Dallas, mais mettons contre Toronto. Contre Dallas, un esprit de belle game là. Ouais non mais je veux dire, je vais prendre pour Dallas. Mais okay. tu sais comme Ottawa, c'est pas mal un pour club. Toronto, Ottawa. C'est ça, je prends pour euh, Ottawa puis Boston. Je contre Toronto, je prends pour Boston. D'un fond, je prends pour tout le monde, sauf Toronto. <rire> oui, c'est ça. Mais non, c'est sûr que euh, ça dépend si tu es un amateur de hockey ou tu es un amateur des Canadiens. Ça revient à pas mal je ce que le monde dit. Je suis amateur de hockey, mais je suis trop euh, Canadien. La majorité ouais. qui paraît qu'ils suivent le Canadien, ben c'est le happening, c'est les Canadiens. Euh, quand que les séries sont finies pour le Canadien, ils arrêtent d'écouter le hockey. Alors, moi, je le suis encore, mais t'écoutes tu moi j'écoute des games de hockey à appel là. hier mon père était chez nous puis je peux te dire on l'écoutait pas à 100% n'était pas 100% concentré mais on alternait entre la game des Islanders et la game des Sénateurs. Alors moi j'ai des caps Islanders j'étais tellement brûlé je me suis endormi mais mm -hmm. euh, j ai, j ai, j ai les caps souvent je commence à réussir J'ai un, un de mes bons amis qui tripent ça tu étais de plus en plus je m'intéresse à l'équipe Il y a un beau club. Là, ben c'est justement le que... puis sont le fun d'avoir joué. Hier, je regardais et je suis comme Wow, cousinatza. Oh, hey, oh, oui. Lui, il a des mains en tabarouette, le backstrum, et... pitote là, c'est ça. Ouais, ça donnait bien hier parce que la game des, des Caps ça commençait une demi-heure avant celle des Sens Fait que tu pouvais, tu finissais une période, tu sauter à l'autre. Fait que tu avais tout le temps du hockey. Hein? Mais euh, et tout, euh, tu sais, on a beau. On a beau écouter des games comme ça. Des fois, il y en a qui disent c'est quoi l'intérêt? Moi, l'intérêt découle tout simplement que c'est sûr que j'aime beaucoup le hockey, mais c'est à cause des poules. Quand tu as des poules, tu vas voir tes joueurs, qu'est-ce qu'ils font. Fait que là, tu regardes des games dans le téléhorreur. Il n'y a plus personne qui lit ça, le téléhorreur, mais mettons que <rire> tu achètes le 7 jours. y a un fait de la télé, <rire> <rire> Non, mais moi, c'est non okay. c'est numérique, là, mon téléhorreur, je m'excuse. Mais je regarde les games à l'horreur et je me dis, ben ok, lui jai un joueur, lui j'étais un joueur, l'équipe là-bas je l'aime-tu. Euh, fait que tu sais, c'est là l'intérêt de suivre une game que, qui met pas en scène les Canadiens uniquement. Non, non, c'est clair. Mais moi je regarde beaucoup les highlights de toutes les équipes. Ah, c'est vraiment le fun. Les games, ça dépend. Ah, ça peut vois, être long. Ouais. C'est plus sélectif. Des fois, j'ai même pas le temps de regarder les games du Canadien. Fait j'aurais pas plus le temps d'électer des autres games. Qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais. ça me <rire> moment donné, hein. <rire> oh, ouais! <rire> Mais non, c'est sûr. Mais pour vrai, nordique, non, je serais pas. Euh, J'embarquerai je... pas dans le bateau, genre okay. des, des Nordiques. Je suis, je suis, vraiment canadien à fond, pis. Cool. Qu'est-ce que tu voulais dire par expansion Ben Parce que je t'ai coupé, Yann. Ouais, puis on, on est là. ailleurs, hein, Ça c'est bien correct. Comme d'habitude. C'est que ils prévoient dans la Ligue nationale de faire une réunion dans le fin, fin janvier. Fin janvier, on... puis tantôt ça il y a aucun vote sur l'expansion. Fait qu'on parle de d'autres <rire> choses! T'étais certain. Oui, TV au sport, tantôt on sortit ça. Et euh, hey, Renault est au courant, hein? Ouais, il y a eu des Je pense que oui. <rire> en tout cas, peut-être qu'il n'y a aucun vote qui est fait là présentement, mais euh, selon des, des articles très, très, très à jour. Euh, il y a une rencontre spéciale du comité exécutif de la Lague nationale qui devrait avoir lieu à la fin du mois de janvier à New York. Et moi, c'est Darren Dragger de TSN, il me semble que ça a plus de crédibilité des fois que. Et Renault, oui, oui. Renault. Oui, il ne les voit pas à TV. Mais je pense et... que Bob McKenzie aussi l'avait tweeté. Okay. Il n'est pas okay. juste Renault. Ouais. Sais-tu que, tu sais, on, on dit ça, c'est un gros titre. Hein? Ça va être à propos de l'expansion, mais euh, ça va être le principal sujet. Mais c'est parce qu'il va avoir d'autres choses qu'ils vont discuter. Euh, J'espère qu'ils vont Peut-être, t'as les le match... À... Je pense que c'était après le match des étoiles ou c'est peut-être la même fin de semaine. Je suis pas certain. Euh, match des étoiles, c'est quand? Fin janvier? Ouais, Et hey, d'ailleurs, euh, on, que... euh, on vient d'apprendre que... On vient d'apprendre que Price ne sera pas de retour avant le match des étoiles. Et ça m'amène à mon petit sujet. OK, ben oui, vas-y, parce que moi, j'avais pas mal fini. Là. OK. Je... Pour annoncer que Las Vegas et Québec pourraient être... Euh déclarer euh, une nouvelle future expansion dans la Ligue nationale dès, dès janvier. Ce qui contredirait un peu ce que le monde disait, que ça ne se dirait pas avant euh, cet été, voire même l'année prochaine. Qui qu dirait, OK, le projet d'expansion, c'est parti. Mais moi, je me dis, ils ne peuvent pas relancer ça euh, trop loin, parce qu'ils ont déjà quand même payé un buy-in on pris Ouais, ça c'est il y a un Ouais, c'est millions. pas rien la ligue là mais tu sais à moment donné tu niaises pas les tu sais des moi quand je vais acheter un billet de loto, le gouvernement peut me niaiser un petit peu en me disant il y a 12 lots de 1 million. Mais tu sais tu sais bien que je gagnerai jamais mais des milliardaires tu niaises pas de même. Non, c'est sûr Il y en a pas de petits tapons dans un coin tu sais qui sont prêts à prendre la place. Non, que tu sais. Fait fais attention. La Ligue nationale, a calculé ses affaires c'est clair que ce 500 millions-là, il est pas dans le vide. Non, mais c'est pas, ils n'ont pas payé 500 millions. Le buy-in, euh, il a coûté euh, une coupe de millions. Le 500 millions, c'est l'expansion. Oui, mais anyway, là, tu comprends. Mais le buy-in, c'est vraiment juste pour poser ta candidature. Là. Comme quand tu vas jouer, euh, je prends l'expression d'un euh, bid de départ là, au, au poker. Fait que tu Si tu t'en vas, faire euh, poser une candidature, puis ça te coûte euh, 10 millions, mettons. Hein, puis qu'on te dit oh, on va te donner des nouvelles, peut-être, un moment donné, peut-être pas jamais finalement. crime. redonne-moi mon argent, tu sais. c'est pour ça que je dis ça ne devrait pas tarder. Oui. Euh... Mais vas-y, oui. Euh... Oui, j'en reviens avec Price. On, on, on nous annonce qu'il ne sera pas de retour avant le match des étoiles, qui est le 30-31 janvier, donc cette fin de semaine-là. Ça commence à faire pas mal plus que les six semaines qu'on nous avait dit au départ définitivement... On nous pas disait, prêt. pas besoin de, de, de, de, de chirurgie, pas besoin de... Bon, blessure mineure, blablabla. Est-ce que le Canadien, c'est ma question, est-ce que le Canadien de Montréal a bien géré le dossier blessure de Carey Price? Je vous Jerry, qui oscille de la tête comme s'il y avait un tremblement de terre dans la pièce. Vas-y, mon jury. <rire> euh, non, parce que, de un, il est revenu trop vite. T'sais, je vous ai dit, très t'as ça. Puis, à la, blessés, base, jour, là. Ça, à la base, quand il s'est fait rentrer dedans par Criders, parce que moi, je pense que c'est de là que ça part. Peut-être un peu aussi aux, aussi aux Olympiques, mais, ouais. il y a eu quelque chose. Puis ça y vrai, qu il était... ça, y a une C'est ça, il y a une hystérique sur le genou. Pourquoi ça leur tentait pas genre une année de faire « Hey, cet été, va va te faire opérer. » tu sais C'est sûr que l'opération, j'imagine que ça devait rentrer Le genou plus faible ou. Non, c'est censé le renforcer. Oui, c'est censé plus, être ouais. fort que là. Moi, honnêtement, puis il y a un de mes amis qui m'a dit ça tantôt, là, il dit, sérieusement, Price, là. Je suis sûr qu'il est déjà opéré puis on sait même pas. Peut-être. C'est pour ça que c'est long de main. est qu'il ne patine pas, on le voit pas en public. Il, quand avait, il y a eu un atel à un moment donné, quelqu'un le avec un attel. Ouais. Quand, euh, quand ils ont fait la visite à l'hôpital pour les enfants il malades. Il était pas là. Il était avant les autres joueurs. Ah pour vrai? Oui. OK. Ah mais là, attendez, ah, le, il a, a gagné un trophée là pour Athlète de l'année. Il était là sur le stage. Ça fait deux semaines. C'est pas donné dans ta vue, là. Il n'y a pas. Euh... Il était habillé euh, Veston Cravate, puis il n'y a pas personne qui l'a vu avec une canne ou en euh, chaise roulante, là. Non, mais. Quand même. En tout cas. Moi, je trouve ça là je pourrais comme dossier. Mais, ça, que... serait fou, euh, là, mais euh, ça serait pas fou, cette thèse-là, conspiration, là. Mais ça Ça serait pas fou. Non, en idée. C'est pas pas le seul dossier de blessure qui a été mal euh, géré, on s'entend. Moi je vais parler de Bournival, vite fait. <rire> c'est aussi euh, c'était aussi de la mal comme, géré comme pour. Il en sa carrière. c'est quasiment là euh, puis c'est pas la tu je n'ai pas de nom en tête mais Bouillon, ça c'est sûr que ça a plus l'air gautier. mais il y a tout le temps un problème puis c'est Moi, j'ai jamais compris le Même si Bergmann va dire que c'est pour protéger ses joueurs, là, pourquoi blesser C'est évident qu'il est blessé au genou, là. Ouais. Tu mais C'est pas du corps. Euh, non, mais c'est ça. En tout cas, moi, moi je pense qu'il s'est opéré. Oui, c'est clair qu'il s'est opéré. Moi, moi je m'attends, il est out pour la saison. C'est oh, fait. Ouais. je vais vous ramener à, avant qu'il revienne son, son retour, c'est ce qui est vraiment mystérieux. Il n'y a pas personne qui s'est attardé sur ce détail-là. On dirait, on a quand même passé tout de suite à d'autres choses. Mais Euh, <rire> il pratiquait même pas. On savait même pas quand est-ce qu'il. Ah non, il vient remarquer sa glace direct. Il s'en va juste avant, à un peu, Il s'en va à New York pour avoir un deuxième avis. Fait qu'il s'en va là, je dis bah, ça y est, tu sais, Il va se faire opérer là. Il, il s'est fait dire à Montréal qu'il faut qu'il se fasse opérer. Il va voir un autre à New York pour qu'il se fasse dire, ben là, peut-être que si tu faisais telle affaire, peut-être que tu pourrais jouer sans te faire opérer. Et c'est probablement ça qui est arrivé. Quand il est revenu, il a tout de suite commencé à pratiquer le lendemain. Là. Il a pratiqué deux semaines, il a recommencé à jouer, il a joué même pas deux semaines. Fait que tu Je vois, le de deuxième marche. avis, c'est probablement qu'à Montréal, on voulait déjà qu'il se fasse opérer, parce qu'il n'aurait pas été chercher un deuxième avis. Peut-être. Peut Pourquoi qu'il aurait été faire ça? Puis à New York, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Qui sait qu'il est allé se faire opérer, alors? Qui sait qu'il est allé voir un spécialiste vie, à New York? C'est qu'est-ce qu'il y avait comme blessure, là? Lui oui. c'est le ligament croisé antérieur, mais Price, ce que en fait. j'ai entendu, c'est pas le croisé. C'est le ligament droit euh, qui passe. Euh, le latéral, là? Euh... Ouais, c'est ça. En tout cas, mais. sais je suis pas médecin, là. Je suis pas, pas comme Mark Ricky. Je suis pas comme Mark Ricky. Puis... t'es pas médecin, on t'appellerait Doc. Ouais, non, ça serait mal. Je <rire> <rire> veux je veux être médecin un jour. Euh, ça, ça arrivera pas. Mais. Tu sais, ce pourquoi j'amenais le point, c'est que. Est-ce que le Canadien nous dit pas la vraie nature de la blessure puis qu'est-ce qui se passe pour pas que les gens arrêtent d'aller à l'arène pis de croire tu sais parce bien, que on... si on dit Price est hors la saison il y a une batch de partisans qui vont faire comme moi, ouais, ben les séries pas tant sur puis tu sais côté marketing plus dur à vendre ton équipe ouais, pis... c'est déjà vendu les billets de séries en passant hein? À part les non, non, pas pieds de vente à l'unité, là, mais... Ah, ils sont pas mis en vente, c'est clair que c'est déjà tout vendu. Non, mais quand t'achètes ton ah, billet de saison, j'ai essayé toutes les matchs de série. Je comprends, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une manne monétaire, quand même, qui est associée au nom de Carey Price pour le Canadien de Montréal. Et surtout, c'est l'espoir. Carey Price, c'est l'espoir du gros trophée, tu sais, pour le Canadien de Montréal. Sans lui, c'est pas la même équipe sur la glace. On le voit, là. Mais avec la même Price fois? blessé, est-ce que tu as espoir quand même? Mettons, tu non, sais qu'il revient. là, Est-ce que tu vas tout le temps être craintif? Ben oui, là, je commence à être inquiet parce que c'est la deuxième fois qu'il revient de, de, de blessures rapidement. Puis, en fait, le, il y a eu Markov, puis là, il y a eu Price. C'est pas la première fois qu'il y a des gars qui reviennent rapidement. Moi, je commence à douter sérieusement du Canadien de Montréal sur sa gestion des blessures at large. Et ça vers quoi je vais m'en aller là, sur la, la, la gestion pis tout puis l'inquiétude qu'on peut avoir sur l'accession à une possible Coupe Stanley, c'est, tu sais, cette année, là, si on n'est pour pas avoir Price, si on n'est pour pas avoir de chance d'avoir la Coupe Stanley, ben pourquoi pas faire, tu sais, pas de transaction pour un joueur d'attaque numéro 1, tu sais, de première ligne, puis de viser, de re, peut-être repêcher plus haut, tu sais. Mais ça, si on le dit à Montréal, on ne on peut pas faire ça. Faut viser les, les séries, mais depuis un mois, c'est pas ça qu'on fait là. Puis ça s'enligne pour être la même affaire en janvier. Si tu fais pas un coup de bord massif là, pour changer la direction du navire, il s'en va direct dans l'iceberg et on va couler éventuellement. Mais mais ça, je pense, c'est un peu de la faute à Bergeron parce que j'ai le feeling que, tu sais, qui a dit que ça s'est plus des gros échanges, en même dans la ligue, bla bla. Ah oui, c'est dégager de responsabilité. Eu, ben oui, puis on a eu la preuve que c'est pas vrai. Mais je pense que le, je pense que Bergevin, ne veut pas donner des joueurs. Parce que honnêtement, là, vite même là. qui sait qu'il y a Bain de la valeur qui joue actuellement pour le Canadien? Là? Je parle pas des prospects. Là. Mais la façon que je le vois jouer actuellement, sur le futurity, je me permettrais de l'échanger. Surtout au salaire. mais ils ont donné le Sahara. En partant, c'est un intouchable juste à cause de ça. Souban. Mais toi, ta question, c'est qui qui a Bain de la valeur ou qui, qui tu sait qu'il échangerait? Qui, qui sait qu'il a, que a de la, de la, la valeur échangeable? Et puis je parle vraiment pour aller chercher un gros gros joueur pas juste genre ah, okay. euh, non, ben, un, en tel en un tel pour un tel j'enlève souvent parce que je vais le garder non, non mais c'est sûr mais je vous dis il y a quand même de la valeur t'sais. lui il y a de la valeur ouais. as... il y a Chénia, qui ouais. part à la valeur il y a un très bon mois de décembre euh, le gars il se développe moi je trouve personnellement je trouve qu'il se développe bien même si on n'aurait pas l'entendre parler comme quoi que ça va mal mais, mais tu sais c'est un jeune fait qu'on peut se permettre de le bâcher mais le il a... gars a 22 ans Mais il n'y a, a personne qui dit un mot sur Plecanic sur Paturity qui, qui ont des vétérans qui ont des mois de décembre puis de janvier ordinaire à fuck. là ah, uh, ça, euh, ça fait trois ans qu'il devrait être parti. Lars Seller, jamais projets, être ouais. diviné, finalement. Moi, ben, en fait, sérieusement, Price, il y a, la valeur, il il y a de la valeur, même s'il est blessé. Gallagher a de la valeur. Gallagher aussi, ah, oui. mais... C'est un... un jeune. Il faut tu oui. échanges tes vétérans pour... Euh... Puis en même temps, on s'entend que c'est une bougie l'image à Montréal, puis on en a besoin, en fait. on l'échangera pas, mais non, il n'y a pas autant de valeur en tant que tel. tu sais, comme on en parlait un petit peu dans le début du show, parce qu'on parlait de Seth Jones et Ryan Johnson, qui c'est -ce que tu veux échanger à Montréal? Qui tu peux échanger à Montréal? Qui a de la valeur assez pour absolument... avoir un joueur? Il n'y a absolument rien, puis... Ouais ce que tiens maintenant la grosse rumeur dernièrement c'était euh, Marc Bergevin super agressif pour jeentends Drouin ben oui me semble avec Beaulieu je pense qu'il était dans Il y en Ouais, en a parlé qu'il qu mais... pouvait être une possibilité d'échange mais le monde de un euh, des rumeurs d'échange de fourrettes, de genre Gauthier Beaulieu puis bla, bla pour euh, juste Drouin je m'excuse là Drouin là... Il n'est pas établi dans la Ligue Nationale. Là, non. Il vaut pas grand-chose. Il y a un an ou deux plus jeune que Galchenyuk. Pourquoi t'échanger Galchenyuk qui performe bien pour un jeune qui va peut-être pas performer? Non, non, ça, ce n'est pas, pas équitable. Le Canadien se fait fourrer s'il fait ça. On sait pas à long terme, mais présentement, s'il fait ce move-là, le meilleur joueur de la transaction, c'est Galchenyuk. C'est en plein ça. Ben, moi, le Galchenyuk, je n'y toucherais pas parce qu'il se développe bien. Regarde, les stats... Euh... 42 games, il est à 27 points. Ouais, moi et toi, très responsable. Ah, ouais, mais ça va finir que ça va être Garchenia qui va jouer avec Pacioretty puis Gallagher. Fait que c'est sûr que ça, ça c'est le premier trio. Faisons-le, bâton. Faut, faut l'essayer. Mais tu sais, Caneq va aller plus le fait qu'on peut pas le faire. Mais non, tu l'échanges, toi, c'est-tu là. Gallagher t'a jamais joué en même temps avec Patchery et Gallagher. Jamais. Jamais. c'est ça, ça, ça, ça, ça, deux games, je pense. Même pas, Gallagher t'es pas là. Ah, c'est vrai, c'était blessé. Oui, oui. Ils ont jamais joué ensemble. Gatchini et Pecherity ont déjà joué ensemble, puis ça marche pas, ça a l'air, que après deux games, ils l'ont enlevé. Là le gars, il passait pas à la pop tout le temps comme dernier, fait que ça marchait pas. Mais c'est tout un leader, Pachori, hein. OK, je lance la question. là. Après <rire> ce mois de décembre merveilleux, est-ce que le Canadien de Montréal a sélectionné le bon capitaine? Est-ce que les joueurs ont sélectionné le bon capitaine? Ah, écoute! Ah. Écoute, écoute, écoute. Mais la réponse sociale, c'est non. <rire> mais il y a eu la coupe mon souple pour le mois de décembre. Comme, comment est-ce a? Cinq points. Ouais, mais Gachana qui en a douze dans le mois de décembre. Écoute, moi... Hein, ah, ça je... marche avec les étoiles. <rire> J'ai vu, c'est <rire> des points, là! Non, c'est des points aux étoiles. Ouais, si, je euh, je euh, sais, derniers... y a trois buts, mais c'est trois buts gagnants qui ont donné trois premières étoiles ouais je sais ça a pas de sens On aurait donné un car avant tu sais. Ben oui mais c'est un jeune fait je pense qu'ils vont le renvoyer dans la ligue américaine encore hein tous les bons jeunes qui ont ils vont l'envoyer dans la ligue américaine c'est le même ça encore dans la ligue américaine encore là je le dis encore encore oh c'est comme même andrietto là ah oui il joue bien au montréal là ah oui il n'a pas en tout cas moi j'ai il y a trop de joueurs dans le même moule mais non mais c'est que OK, bon, ma péter une coche. Voici la, la coche à gibier ça. Terrien n'est pas capable de développer des jeunes. On l'a mis dehors de Pittsburgh à cause de ça. Crosby fait comme, hey, je suis censé être bon, j'ai ce tatala d'impact. tossé les et on l'a tassé, parce que Crosby a un poids assez important auprès de son DG, t'sais, pis du propriétaire. Tu sais, quand j'étais la femme du propriétaire qui faisait ses déjeuners à Crosby, parce qu'il il soulouait une chambre, Tu sais, ça a un poids, Qu'est-ce qui fait, Terrier à Montréal, encore, pour développer une équipe qui est censée se tourner vers la jeunesse? On n'a jamais vu autant de jeunes de la Ligue américaine monter qui ont offert des bonnes performances. On envoie une couple là, qui sont NHL potentiel solide. Là, qui, ils n'ont pas de l'air fou dans la Ligue nationale, mais le lendemain, d'une performance de un but de passe ou de deux passes, on te le renvoie dans, dans la Ligue américaine. Il est où, il est Il avait pas fait. Il est où, ils Il, il est où, Sven? Sven, mon, mon petit suisse adoré, il est où, Sven? Sven il joue troisième trio avec personne, deux minutes. Ah Là, peur, il peu, Sven, il joue ce troisième trio avec Galchenyuk puis Carr. À l'entraînement, c'était ça. Ah matin, parce que oui. ouais, c'était pas ça. Ouais, à matin. Mais, mais méchant beau trio, hein? C'est. Mais non, mais de toute façon, c'est que Terrier, il va rebrasser à soupe. Au lieu de garder ses éléments qui fonctionnent ensemble, il déconstruit tout pour essayer de faire marcher Paturity, puis Plecanek. Je pense qu'il y a la langue brune. Je pense que t'as rien a la langue brune. Il y a pas juste le nez là. À, à force de lucher des culs même de rétérant. Fait... <rire> ouais. Je <rire> <J> pense <Langue rire> qu'il y a la langue brune. <rire> ça doit être ça. Mais moi j'ai une question par rapport à ça. Il y a Valtu, tu penses? OK. Tu veux vraiment parler sur ton <rire> jeu-là? <rire> J'avais pas le coup de me questionner. Non mais moi j'ai une question pour vous. Vite de même, c'est super simple. Je veux un oui ou non? T'as rien out ou non? Oui? Non. Non. Oui. Bon, oui. La ouais. Bonne réponse. La bonne réponse, c'est Yann qui l'a. Pour la simple et unique raison, Price n'est pas là. Si Price serait là, par exemple. Ah oui, tout le vieil adage, donne-moi un euh, bon goal je dois te nommer un bon coach. Alors, en même temps, ça se défend. là C'est qui qui disait ça, c'était c'était vieil adage-là? C'était brillant, c'était peut-être moi <rire> Non, non, c'était quelqu'un de, de pas trop connu, là, genre Pat Burns. ou Oui, euh... c'est ça. <rire> Euh, non je sais pas qui, mais euh... ah non je comprends là, tu sais qu'il peut pas se défendre à. sais tu peux pas le. Tu peux pas le sacrifier parce que la situation n'est pas optimale. C'est trop facile. Euh, il joue avec un troisième trio de la Ligue américaine, un euh, troisième paire de la Ligue américaine, ah, euh, il... deux golers de la Ligue américaine. Ils ont-tu de fou? Non, ils vont ils font bien, Krime. Oh, si ils, les... perd, ils perdent genre deux à un, quatre à. C'est les vétérans qui font pas de job. Non, et Pacioretti ne fait pas un but toute la faute son et... coach. Tu vas me dire, oui, hey, il motive oui. pas assez, mais Krim, il motive pas assez. C'est pas une question de motivation, c'est une question de ta job, c'est de scorer. Il ne score pas. Le meilleur but que a scorer dernièrement, c'est le but avec la passe de Gallagher à Classique Gouvernal. Le coup d'éternel... Ah non. Non, mais les deux étaient genre, c'était deux contre un. Ouais. Une belle petite passe le de, de Gallagher. Tout ce qu'il a eu à faire, c'est... Il l'a shooté dans le net. Il fait pas ça. Dernière game que ça finit en prolongation qu'on a perdu. 10 secondes, OK? Le jeu se passe en l'air du net. Ils ont une chance de scorer. T'as pas en arrière du net. C'est là que tu rends du super beau but, tu tires du poignet. Non, non, mais oui, non, ça, je comprends. Mais tu t'es tout le temps en air du net. Non, mais c'est une question de. Le gars est en l'air du net. T'as Gallagher devant le net tu peux t'arranger pour aller à gauche ou à droite du nœud puis la crisser devant le net. Ben non. Lui, ce qu'il fait, il a garoche à la bande pis il essaie de la pousser jusqu'à la pointe. Il reste 10 secondes. Là. Quel gros jeu tu veux faire avec la pointe? Quand t'as Gallagher... Mais ça, c'est la stratégie d'équipe, là. Ouais, mais... Ça reste aussi une question de hockey sense. Il y a un peu de ça, je Tu sais, on est d'accord. Tu sais, je veux maintenir un système, là, mais quand t'as Gallagher qui score 46% de ses buts en une game en face du Nord. Mais tu sais, moi, je lis la solution, là. 1er avril, Canadien, demain matin, là. Si tu échanges un de tes gardiens de but de Ligue américaine contre un gars de Ligue américaine, attaque, qui est 5 et 11. Ah, oh. oh, Max! Puis, ça va fonctionner. Ben, est... Il est solide, Max okay. Freeberg. Okay, bon. euh, euh, Max <rire> Freeberg contre Dustin Tokarski. hein? Et hey, que je t'appelle le des. hein? sérieusement, hey, je sais, sérieusement, si tu, je sais je pas, c'est quoi C'est un gros trade, ça, c'est majeur, ça. Il hey, y a un, un autre trouve cas. dans l'équipe. Oui, je suis comme vraiment content parce qu'il en manquait. Attends, Tu qualifies un gars de 5 pieds 11, un schtroumpf? Il est plus grand que moi d'une coupe de pouces, mais selon les standards de la Ligue nationale, oui. C'est un petit gars. Ben, tu sais, je veux alors, dire, rendu là, là, même même un gars de 6 pieds 2, il y a quand même juste 3 pouces de différence, le 3 pouces. Même dans la meilleure ligue tu manges monde, pas une volée dans mise en échec à cause de ça. Là. Dans la meilleure ligue au monde, ça paraît. Ah, OK, j'ai tenu le bénéfice de que T'as perdu les games à TV, fait que je le sais. Tu as perdu des games à écrire. Mais toi, toi c'est le bon move à faire, toi. <rire> mais non, mais non, je, je sais fais, que c'est pas vrai. <rire> je sais, mais, mais je te pose la question parce qu'il y en a gros qui parlent de Drouin, parle gros de de tout ça, puis il y en a même qui avance Mais Tu sais, on sait bien qu'on n'a pas le portefeuille pour magasiner un Stamkos euh, Drouin, on en a parlé brièvement. Ouais, même, même quoi, être... ouais, euh, moi, je vous parle de Yakupov, à Edmonton. Pensez-vous que c'est possible, Yakupov Je pense que c'est un ailier droit. Si ma mémoire est bonne. Si mon Internet est bon. Oui, ton nom, en fait, c'est super bon. Mais je veux bien savoir ton, ton, ton argument numéro un. Est-ce que c'est Galchenyuk? Absolument pas. Merci, c'est bon, continue. Euh, c'est <rire> sûr, sûr que ça peut être un atout. C'est dur. On peut essayer. Mais moi, je... Ben, en plus, tu dis que c'est un Russe, mais il a grandi aux États-Unis, oui, oui. je sais c'est le faux argument que tout le monde sort, c'est des Russes, ils se comprennent. Oh, en il... tout cas, c'est pas... Je connais pas, pas que les Canadiens que je suis pas ami les autres, là, tu sais. Je vais te dire une affaire, ils jouerait même pas avec euh, Galchenyuk au début, parce que Galchenyuk pis, pis Gallagher, c'est un... c'est un fit parfait, selon moi mais euh, je verrais un Yakupov jouer euh, facilement euh, deux... mais, en tout cas, c'est dans ton top 6 t'as pas le choix, mais tu sais, je le verrais, c'est niaiseux, mais avec des je suis sûr que ça marcherait bien en tavernic. et hey boy, ça serait petit cette ligne-là rapide, mon petit <rire> rajoute rajoute un gars qui suit genre un Dale Weas avec eux quelqu'un qui c'est sûr que Dale Weas peut pas mettre ça sur un top 6 mais mettons dans la situation du Canadien hein. mais là on est très si, si, si si, si. mais c'est si C'est des si, mais je veux dire, il y a un jeune joueur avec un potentiel qui vaut pas trop cher parce qu'il est pas trop débloqué, peut-être un problème d'attitude, mais ça, à la limite, ça se règle. Et euh... Les grosses rumeurs actuellement, c'est euh, c'est Eberle à Montréal. Euh, ça, exemple, je, je dirais ça, pas. Ça, ça, ça, ça, ça serait que, malade. Que, ça a que la, la trade serait très avancée, les négociations seraient très avancées, mais c'est des questions de blessures, ils attendent que certains joueurs à Edmonton reviennent pour que ça se fasse, selon ce que j'ai entendu. Là, vu... tu jases. T'as voué être qui off. pour Yaku si, ouais. Yaku -off. Yaku -off. peu, Yakupov. peu, tapeu, peu. peu. Moi, Heberley, avant Yakupov, en est temps. Mais je veux dire, euh, faut être réaliste. Si ce trade-là se fait pour Heberley, vas-y, mais crime, c'est qui tu vas donner? C'est pas avec des plaques à neck et des LR que tu vas être cherché. Ils ont, à ont besoin de défenseurs. C'est ont... qui? Ils ont besoin de vétérans. Émeline, Beaulieu, en ah, partant, je voulais pack ça c'est un premier puis euh, ouais. Ouais mais, mais, ma de ouais. mais je premier round. ouais, même Schurbeck, moi j'en marche je Schurbeck, back, Beaulieu pour euh, ah. Everly. Là ça a plus de sens. Bon, on est... en termes de valeur je pense qu'on n'est pas super loin là. Non c'est sûr. On mange un... un gros coup sur le capital là mais. Mais non mais. C'est six millions mais ça va à peine c'est Everly. Non, moi, à moi, Berlin, n'est le gars, je veux dire, c'est... Oui. Je trouve que ça serait un fit parfait à Montréal, puis... Oui, c'est un marqueur de, de il est bon partout. Non, c'est quand même... Il est peut-être sous-estimé un peu parce qu'il est à Edmonton, mais c'est un gars qui est tout aussi efficace que... Puis, tu sais, moi, de voir que Barbario joue dernièrement, puis que... Il fait bien. Oui, mais c'est pas tant qu'il joue bien. On le sait que le gars, il est NHL, tu sais. Ce qui est important de savoir avec Barbario, c'est que tu peux pas le renvoyer dans les vieux américaines n'importe quand. C'est un contrat one-way, faut qu'il passe au balotage. Il n'est pas Donc, tout est... Way, Non, non, non c'est un one-way. One fait que si tu le ramènes à Montréal, c'est qu'à long terme, tu penses qu'il va rester. Ouais, hey, laisse-moi vérifier ça, parce que j'ai toujours pensé que c'était à mais... tout. Ouais, ouais Moutou, j'avais dit ça dans le premier show, Mais je m'étais trompé, parce que dans le temps, où que Tucker Skate était envoyé euh, dans les mineurs, il avait passé par le balotage en même temps que Barbario. Les deux avaient pas... Euh... Les deux ah, avaient passé ça... le, le balotage, ouais. Ça fait prend combien de temps avant que le balatage soit réeffectif? Il faut à chaque fois. À chaque fois? Es pas, tu ne me clair, pas à vie, okay. je... Mais euh, Non, mais moi, en tout cas, Barbario, j'aime beaucoup ce que je vois. Attends Et un peu, attends là... un peu, je le lis. Barbario, Patrice, C'est un two-way contract. Ouais mais faut il faut qu'il passe pareil. Il y Peut-être parce que c'est un free agent. Euh, ben je sais pas le pourquoi c'est son âge oh, je pense que 25 ans ouais ça s'est dépassé 25 ans c'est 24 et moins t'as pas besoin de passer par le balotage 25 c'est juste une fois là. ils peuvent le retourner là, anytime mais ils repasseraient okay. pas vers là tout le temps il faut qu'ils passent au balotage bref c'est des questions techniques mais ben c'est même... un 2 ça servirait à quoi si de <rire> un tout un si tu peux pas le mettre la euh... grosse euh, de ligue américaine ouais, sont en bas il y, a ah, comme un... il y a deux paliers à son contrat il y a uh, un autre... one. One way est payé plein salaire en bas. Ouais, Exactement. Tu as oui. même l'exemple avec les Sam Gagniers puis euh, plein de gros. Oui, oui, ouais, qui sont qui payés. En... Les Flyers ils en un le, le, le, le gros défenseur qui est à 4 points, 4 points quelque chose. Euh... Scriven, ouais, est il est tu euh, OneWay? Euh, oui, il est OneWay, puis il était à proche de 2 millions ça. Puis il jouait dans East Coast cette année, oui. Ouais, non, il jouait dans la Ligue américaine. C'est ouais. le deuxième goûtur en arrêt de Brossouet. Ah ouais, puis euh, il était à 1.7 euh... Puis il était payé full oh, full oui. okay. Mais en tout cas, on va t'accélérer là-dessus. Uh, Eberly, time Yakupov non. <rire> non mais Yakupov, c'est que je dis mettons que j'ai euh, j'ai tant d'argent dans mes poches puis je veux m'acheter un beau chandail, mais j'ai pas les moyens de m'acheter le gros chandail. Euh, Oui, mais il, il va peut-être qu'on va faire ce chandail-là parce que le gars, il est fragile. Il a une, des antécédents de blessure. T'as un surplus d'attaquants de, de, de, de, de ce type-là à Edmonton. T'as surtout des besoins. On l'a vu, Trade Columbus, Nashville. il C'est si fragile que ça. Ben, c'est un peu là. Il non non, non oui, il est il est ah ouais ben il est fragile, oui, mais ça compense avec le talent. Ah oh, oui, Clairement. Et là, il, va... il a tu peux d'aller dans coin, tu sais quoi Ben, ah, c'est un gars c'est le plus physique au monde. c'est un gars de finesse. C'est un gars qui va en avant du net. C'est un gars qui fait tout le temps des buts au bon moment. Tu sais, je me rappelle encore de, de la game qu'il avait joué pour le Canada contre la Russie. C'était, c'était Monsieur, euh, comment il l'appelle Dans le junior, là, ouais, mais Monsieur euh, prolongation ou quelque chose comme ça. Ben, je suis pas trop comme Monsieur moment important. Là, ouais. Il se passe tout le temps dans le bon temps. Mm -hmm. Un clutch player comme on dit. Mais c'est surtout une question de le, le gars contre. Le gars qui allait contre une gamme de seul, selon moi. Il peut faire la différence, le jeu. C'est ça. Sûr. Sûr. Ça devient ton meilleur joueur à l'attaque. Ouais, à moins qu'il s'écroule à Montréal. Hein. Puis avec un terrien en air du banc, vrai. ça se pourrait. Mais en tout cas. Le pire c'est que je peux pas t'ostiner là-dessus. J'ai le goût de te dire Non non, il va être bon, mais t'as dit exactement le bon mot. Avec un terrien, on sait jamais. C'est ça. Que la question était tantôt euh, Fire ou pas <rire> ben la réponse est non même si je le ferais c'est euh... comme ouais, ça c'est un système de jeu tu sais, on pas le... ben c'est en place ben tu sais je dis pas si dans les 10 prochaines games il y a une victoire là, ben on va être quand même obligé de le considérer là, le renvoi, le, le renvoi là. sinon Benjamin oui. est tout obligé de bouger c'est que. Il fait rien, il fait rien. Il faut Plus faire. Plus facile de, de changer de coach que de changer de club. C'est a fait déjà un trade puis ça marche pas encore. Là il y a quelque chose. Mais il se passe rien. Puis on il va verra. Falloir, va falloir qu'il se passe de quoi. On Et verra les a... gars Les Oilers ont ont tradé avec le Canadien donc puis on voit. Benjamin tu sais il y a des gars avec Anaheim. Ils trade avec eux autres encore. Ils se changent de problème. On tu sais. Edmonton, on l'a fait Cajun, tu sais, personne ne rembourse au balotage, puis il réussit à le trader pour dropper du salaire, ça a arrangé deux équipes, etc. Ouais, alors, le salaire n'est pas autant, parce un point simple, non, il retient du salaire. Non, mais il retient du salaire, tu sais, Tu vois qu'il y a des pourparlers, il y a des gars avec qui il est plus mais à l'aise Il tu sais, dans le trade de, de, de Screaming Scation. La avait, base, pour parler C'est ça, il y avait du eberling dans tabouette là-dedans. Ouais. Fait que... Euh, Avez-vous d'autres sujets les boys Parce que moi j'ai pas mal fini de mon bar, il resterait les passes à palette. J'ai, euh, ben, euh, avant de, de m'en aller, euh, je vais encore rester dans le sujet de terrien. Ouais. <rire> C'est une idée farfelue là, mais tu sais pourquoi pas faire du Herb Brooks Tu sais Herb Brooks que sa méthode a été prouvée que tout le monde, tout le monde qui ne sont pas unis dans une équipe vont s'unir pour haïr le coach. Donc, en ayant comme but commun la tête du coach ou d'aïr le coach, tu peux utiliser cette méthode-là, mais là tu Ça t'offre trois semaines, ça. OK. Ou tu pourrais <rire> aller avec un autre plan, tu vas chercher un joueur que tout le monde déteste dans l'équipe, quelqu'un qui vous foutrait vraiment la marde, tu sais, un genre de Chek qui viendrait à Montréal juste pour que toutes les autres s'unissent contre lui. <rire> <rire> ben <rire> ça se bat dans le vestiaire. Ouais, tu, sais, ça. tu fais pas ça un louchic, mais tu prends quelqu'un qui va aller brasser la merde dans le vestiaire parce que tu as une équipe à checker au cran complet. Tu vas te chercher Ah Dukas. <rire> il, il semble pas que l'équipe soit unie. On regarde, la 24 CH, là, ils sont toutes des petites cliques. Ça va manger 3-4 un bord à l'autre. Ils ont pas l'air d'avoir une chimie tant que ça, cette équipe-là. Hey, Petcher, tout un leader. En tout cas, c'est ça l'affaire. <rire> Pourquoi tout le monde change sur Souban? Souban, c'est Souban, ça, Souban là, il, c'est rare tu vois, dans une clé. Il est tout le temps avec tout le monde. Ah, ouais. Il veut tout le temps avec tout le monde, puis c'est parfait, capitaine. Lui ou Gallagher, parce que Gallagher, il est correct. Mais non, parce qu'on est patché à non, Ah, on est pas pour, es nous autres, hein? Ça, mais l'équipe est pas... C'est vrai, as... je pense que t'as raison, l'équipe est pas soudée, je suis pas dans l'entourage de l'équipe, encore une fois. Là, on l'a vu, mais... il, va avoir le, le, le... il y a les 24 7 qu'on a vus. Je les ai pas regardés. On commence avec... Euh... 24 CH. 24 CH, tu sais, on, a... on a un peu d'écho, là, des vestiaires, là, puis Ben là, c'est ça qu'ils vont nous montrer ce qu'ils veulent montrer... Oui, mais en même temps... Non, il ne montrait pas un problème, mais je dis, on voit quand même une ambiance, on capable, ça transperce l'écran, sais autant que l'année passée, un moment qui m'avait beaucoup marqué, puis qui m'avait dit, en tout cas, qui m'avait donné l'illusion ou l'impression que Patrick ferait le, un très bon capitaine, c'est, euh, ça s'énervait un petit peu là, dans le locker avec, euh, je pense que euh, tu Brandon Pross, Gallagher, puis euh, je pense que c'était avais puis ça niaise un peu. Puis Pachurity arrive bien tra tranquille en arrière puis dit qu'est-ce qui se passe ici? Il y a de l'air comme d'un grand frère, tous les autres se sont full calmés, en fait, Ok. T'sais, il avait de l'air d'avoir beaucoup euh, ouais, mais... de respect. Fait que là, là, on dirait Man, que le fond okay, a baissé euh... un peu, il n'y avait pas moins de fun, il était juste comme oh, on va arrêter de niaiser parce que si on niaise trop. Même quand je me promène sur la route, là, puis je vois une police, mais je continue à rouler, je vais juste moins vite. Tu sais, je déteste pas la police. Je sais qu'elle a un rôle, mais c'est pas mon ami pour autant, tu Tu comprends ce que je veux dire C'est y a une différence entre être le grand frère protecteur puis rassembleur, puis être le grand frère qui est comme la figure parentale on the side, tu sais. Non, mais j'aime ça t'obstiner, pis t'as raison avec la police, mais c'est pas une police, ton coéquipier. Fait imagine Steve Heisman. Mettons, toi pis moi, on est des jeunes. Moi, ça fait deux ans que je suis dans l'équipe. Toi, ça fait trois. puis Jerry, ben, lui, euh, c'est une recrue. puis là, on a du fun, puis on a un peu trop de fun. Puis là, Steve Heisman, il est arrivé dans le temps, dans les années 90. Il arrive à côté de toi, pis là, tu fais comme, oh, okay, c'est un respect envers lui. Fait que, tu sais, il a comme... Tu descends d'un. Ouais mais j'aurais été capable de jouer une game de parché avec Steve. Avec Paturity, je sais pas ça. T'sais. Ah, je sais pas comment t'expliquer ça, mais ça transpersait l'écran, là. Il y avait l'air juste d'avoir ouais. le respect puis les autres ils. Y... Ah le mais ça c'est sûr, il est le respect. Ça c'est évident, là, je veux dire. Mais est-ce que ça fait de lui un bon capitaine pour autant? Parce que moi là, j'y crois pas que c'est les joueurs qui ont voté. Moi non plus. J'ai vraiment de la misère avec ça. Parce que, pourquoi? Anyway, ils ont-tu fait de voter les gars des Cats Parce qu'ils sont tous rendus à Montréal, oui. Anyway. Ouais, c'est ça, c'est plus les vrais, <rire> c'est plus les mêmes qui ont voté. Non, mais c est, c est... honnêtement, j'y crois pas parce que... c'est pas un parti de chez Zach Kaysian qui ont voté? <rire> peut-être, peut-être, <rire> peut-être. C'est tout ça avant, de toute façon. En tout cas, non, mais Patchouli est, est trop le prototype parfait du, du joueur du Canadien de Montréal. C'est un père, il est marié. Euh, c'est ça, c'est italien. C'est trop parfait. C'était trop sûr que ça allait clé avec la capitaine. C'est aussi bien facile de le passer aux médias. C'est les joueurs qui ont voté. Ouais, c'est ça. Tu Comme ça, tu peux pas chialer. Tu peux pas dire, ah, ils n'ont pas choisi. Non, c'est les joueurs qui ont voté. Tu peux pas chialer contre les joueurs. J'ai de la misère. J'ai honnêtement. Mais c'est ça divise une équipe. L'idée c'est de rassembler l'équipe en mettant un leader en place, mais ça la divise parce que s'il y en a qui votaient pour Souben ça a fini 51% pour Patcheretti. L'équipe est divisée en deux. Puis même Souban fait comme tabarnak Ouais, c'est ça. ça, je l'avais presque. Il a été très bon, tout cas il a été excellent avant que géré ça Souban. Souben c'est un... un vrai gars de team. Souben me fait capoter ce gars-là là. là. Oh. J'aime pas quelqu'un de Charles là-dessus, parce que... Il y a des disent que sa saison est pas bonne. C'était un de mes sujets très brefs. Là. Mais... Ouais, ouais, vas-y, ça m'intéresse. Piqué Souban, il est pas bon. Faut l'échanger. ordinaire Il est vraiment, vraiment mauvais. Je dis ça de même. Là. 41 matchs. OK, il y a un but. Je vais vous l'accorder qu'un but, c'est moyen pour un piqué Souban qui se fait sûrement demander de jouer plus défensif par un Michel Terrien qui euh, bon, va avoir euh, un vieux système de merde. Ouais, Il a dit c'est comme un cheval, il faut que tu le saches leur tenir. En un ouais. moment donné, il laisse parce que Dans les autres années avant, là, euh, ça c'est tout quasiment au haut du 10 buts par année. Là, il, a il y en a un, moitié de saison. Il y a 27 passes, ce qui est quand même excellent, pour 28 points. Il va-tu au match des étoiles, d'ailleurs? C'est le ouais. seul du Canadien qui va au match des étoiles. Ah. 28 points. Et l'année passée, il y avait, au même, au même moment, je crois qu'il y avait 29 points. On ne va pas pour un point de différence. Surtout que cette année, il est à plus 11. L'année passée, je pense qu'il était dans le moins. En partant. Puis là, il y a 43 minutes de pénalité. Ce qui est quand même bien, parce qu'on reconnaît que souvent... Ah oui, non, c'est... C'est un émotif, oui. un peu, là. Oui, ce mais sont... c'est la plus grande qualité, sur moi. Ben, il essaie de, de brasser, tu sais. Il y des punitions de l'âge que je peux pas te dire que j'aime ça voir ça d'un joueur, mm. mais il en fait une fois de temps en temps. Tu sais, exemple, au lieu de patiner, il va, il va faire un move spécial, genre, se tirer, Je suis complètement d'accord avec toi, ben, honnêtement, tu sais, genre, je dis au monde de pas chialer compliqué souvent. T'as que toi, dans la dernière semaine, j'ai chialé, là. Je Mais après ça, il pogne le puck, puis il déjoue 3-4 gars, il fait un spinorama, tu fais ah, c'est sûr qu'il y a des affaires que j'aime pas. Euh, des fois, je trouve qu'il fait des moves inutiles qui sert à rien. Mais il fait ça pour le show. Puis le gars connaît son sport, il sait ce qu'il a à faire. Mais c'est un gasseur, il va guesser des jeux. Ah mais c'est l'instinct ça. Si là, par exemple, ça va être bon. Mais ah. si là, pour mais... il reprocher d'avoir pris le guess. ben c'est ça, c'est en plein ça, puis il y a aussi une question de il y a rien, il y a personne qui complète ses jeux. Des fois, il essaie de faire le plein, puis on se dit que le monde suit pas. Ça se capte. Puis là, je t'interromps en, en, encore, mais sur le power play, c'est le gars le plus watché. Il y a rien d'autre là. Non, non, c'est ça. Jamais. Il y a aucun. Peut jamais que... sniper. Il y a tout le temps deux gars pour bloquer son shot. Personne qui Tu sais, il y a pas de bergeron comme dans le temps qui pouvait être le, le deuxième sniper. Tu sais, là, tu fais comment C'est lequel des deux Tu sais, fait que ça divise la pression. Là, ça n'existe pas avec le canadien que tu aimes. Ouais, Petrie fait pas vraiment le travail. Ben, ça n'a jamais été ça. So, so, so. anyway, ça. Il est bon pour le faire, bon. Quand il veut faire, euh... passe, faire mais, le faire. Tu sais, ouais, tu... Il a écrit un, un jeu, chance. mais il en fait pas assez. Ouais. Euh, passe sa palette. On a du monde qui nous ont jasé. C'est cool. On adore ça. Euh, J'ai arrêté une coupe de trucs parce que ça commence déjà à faire un petit bout qu'on enregistre. Il y a Jeff Saplot qui voulait qu'on euh, qu jase de John Scott au match des étoiles. Euh, déjà, la Ligue nationale a annoncé qu'elle allait revoir sa méthode pour décider des joueurs qu'elle allait être dans la Ligue nationale. <applaudissements> Capitaine John Scott de cette division. C'est euh, n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Est-ce que pour vous, c'est une raison de plus ou de moins de regarder le match des étoiles? Pas, ça. <rire> pas de moins regarder. Là, mais, honnêtement, moi, les, les matchs des étoiles, là, ça a tout le temps été un fond. J'ai jamais écouté ça genre... Moi j'aime les concours d'habileté. Le match ouais, ça c'est c'est ça c'est c'est marrant. Mais cette année, ouais, ça a perdu un peu les concours d'habileté là m'en ai 4 les yeux bandés, sauté par dessus une chaise là, euh... Ça c'est la nouvelle génération. Ouais, il c'est pas de quoi, quoi, puis il veut changer mais c'est parce qu'on il sert à rien au dedans. C'est tout le temps la même affaire. Hein. Mais tu sais c'est je sais pas, mais cette année j'aime la nouvelle formule même si au début j'étais comme j'étais pas attiré par le fait d'avoir des quatre équipes. mais J'ai hâte de voir, je te mets trois contre trois, quatre équipes. Ça va peut-être faire de quoi, tu sais, les games vont être plus rapides ça c'est sûr Il oui. va falloir qu'ils rentrent dans un un temps. Mais non, je suis, j'aime, j'aime ça. Le seul point noir qu'il y a, c'est vraiment John Scott. Yo. n'y a pas il Y a pas d'affaire là. Je sais, il... Ça va être n'importe quoi là. À la limite, ils vont s'amuser avec ça, puis ils vont tout faire des passes à John Scott, puis Goer va laisser, il va se tancer il laisser vous passer. Est-ce qu'ils vont être capable de, de, marquer, de marquer parce qu'il y, y a pas marqué encore cette saison là? Ouais wow, ben il a joué combien de games cette année? 13. Moi je te prédis un hat trick. c'est clair, ils vont tous s'arranger pour euh, le faire scorer. Gambo les gorges faire des pirouettes. Une chance de... qu'il n'y a pas un draft des équipes. là c'est comme l'année où est-ce qu'il avait, sé ouais, est qu avait sélectionné les joueurs. Il était capitaine du vu sélectionné. Ouais, mais c'est Phil Kessel qui, a... qui avait été remonté en dernier. Là, je pense que l'équipe aurait fait comme. Non! Oh, on ne sélectionne pas. <rire> on, passe tour. on est tous obligé? <rire> non, mais c'est... Non, c'est ne sais Je sais pas, je n'étais pas sur l'effet de... Mais en même temps, comme j'ai dit sur mon euh, sur Facebook, c'est une game pour avoir du fun. Hein. Ah oui, ça. Il va en avoir. Est-ce qu'il va avoir la chance de retourner aux Étoiles? Jamais. C'est ça, jamais. jamais. Mais est-ce que pis tu dis que c'est une game pour avoir du fun, mais est-ce qu'on est obligé de casser le rythme d'une saison pour faire ça, tu sais, On dirait tout le temps que c'est... Ah, oh, c'est la fin de semaine-là, ça veut dire qu'on n'aura pas de bon hockey à écouter, là. Ben, c'est vacances de construction, mais du hockey, là. Ouais. C'est correct, ça coupe la saison en deux, tu sais. Je, moi, je trouve ça correct, là, pis tu sais, je préfère le tournoi <rire> olympique, mais tu sais, c'est 4 ouais. ans, là, fait que... Ça prend... Tu sais, je suis correct, moi, avec ouais. ça, là. Majeur ouais, je c'est sûr qu'on le fait comme j'ai dit tantôt, dehors avec les bâtons dans le milieu, ça cool. Sinon, là, tu le fais quand même en fin de l'année avec toutes les meilleures pointeurs. Ouais, mais les équipes ne voudront pas risquer juste avant les. Tu comprends s'il y a un risque de ouais, blessure je... minime, là, mais tu sais, il est là, pareil. Là. Puis tu veux surtout être reposé pour les séries, puis tu sais ton, ton meilleur joueur, tu veux reposer. Tu fais après séries. Hein? Non, après séries. Oui, puis tu la fin de l'année. Ouais, j'avais compris année dans le sens de saison. Ouais. Peu importe. J'aime beaucoup mieux on délai de jouer à l'extérieur enfin, avec les bâtons de milieu. Ça, ça serait appris. Ouais. En tout cas, ça risque d'être intéressant, pareil. Je voir si le monde va vraiment se donner parce que là, je pense qu'il y a un million à l'enjeu. Ouais, ça, ça, peut, euh, ça peut ça brasser ouais. un petit peu là ouais, en tout bon, euh... cas, <rire> cas ça change de quoi <rire> peut-être dropper les gains ça va doubler son salaire euh, de l'année euh... mis... mais je trouve ça le fun qu'il y en ait qui se sont mis ben c'est sûr, c'est un programme informatique mais je trouve ça le fun qu'il y en ait qui se mettent à saboter les votes du public je trouve ça tout le temps drôle ah ouais mais tu sais, tu donnes le pouvoir au peuple, puis tu vois ce que le peuple en fait, là, fait que... Ah, c'est vraiment drôle. Tu sais, il y en a qui disent, c'est scandaleux, les, les joueurs nalistes, c'est scandaleux. Moi, ouais. je mériterais d'aller au match d'étoiles, puis je pourrais pas y aller avec... Ben, je m'en pense je que Tu soit... soit... sais que, que je veux aller sur que... Mm. Il est est... malade à chaque okay, hey, C'est pas grave, c'est ça, il y a une est malade. Qui, qui dit que Crosby pointe étoile, vu qu'il est allé y qu'une fois au match des étoiles? T'sais? Ah mais c'est ça, c'est des, des gars qui jouaient sur le 3 et 4 e trio qui sont devenus journalistes qui disent ça. J'ai été, été boudé cette année, je suis un Crosby. Ouais, ouais, ouais. Pas de bonne saison non plus. Là. Non plus. Bon, sur euh, place. Alex Gérard qui dit euh, deux nouveaux concours d'habileté, coup de poing le plus fort et patineur le plus rapide de Recuno versus. John Scott qui, a, qui va d'avançon. C'est <rire> ça <c 'est rire> <pas> très drôle. <rire> il va avoir la John Scott close là, qui va être comme... Ouais. Scott, tout God le monde joue avec le bataille à l'envers, genre il Style. Puis, euh, en fait, euh, Alex nous demande aussi, euh, la course au Codder, euh, il demande devrait-il pas y avoir une séparation avant euh, vers, versus défenseur-gardien de but. Dans, dans le style comme Michael McDavid dans, une, dans un même dossier... Mais de l'autre côté, tu aurais euh, Gotisberg, le défenseur des Flyers qu'on a vu euh, l'autre jour contre le Canadien, et euh, Pareko qui... Euh, tu sais, ça, c'est des défenseurs des gardiens de but qui seraient dans une catégorie pour le Carter et les attaquants dans une autre. Parce que trop différents jeux. Mais ça, ça c'est vraiment une bonne question. C'est qui, euh, Alex? Qui... Alex Girard qui demande ça. C'est vraiment c'est cool. Je suis 100% d'accord avec lui. Le, le seul hic que je vois, est-ce que Euh, D'une année à l'autre, ça diffère. Peut-être que cette année, on a des bons joueurs dans toutes les positions. Mais tu vois, dans les buts, j'en ai pas qui me viennent en tête vite, vite comme ça. Ouais, mais ça rentre vraiment le 29. Euh, ouais, si il Tu mettrais le de gardien avec les défenseurs. Ouais. ouais. Ben, selon ce que lui mentionne. Mais il faut voir si on split les, les, les différentes catégories. C'est ne ouais, peux je pas avoir gardé de but toutes on... les années. Juste gardien de but. Okay. Je vraiment d'accord. Je suis vraiment d'accord. Mais euh, c'est ça. Parce que je sais que c'est voté. C'est comme le meilleur joueur de la Ligue qui est voté par l'association des joueurs. celui qui a fait plus la différence. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est le meilleur pointeur de la Ligue qui, cette année-là. C'est vraiment un mix de son attitude, son travail dans sa zone, en offensive. T'sais, il y a beaucoup d'aspects qui sont calculés. Puis Je pense que c'est sur le même principe qui vote la, la recrue euh, de l'année parce que je sais que c'est pas nécessairement la recrue qui fait le plus de points. C'est déjà arrivé qu'il y a eu des défenseurs qui ont été recrues de l'année aussi. Mais c'est euh... plus rare Recorder, c'est pas les journalistes Je pense que c'est la Ligue Je et... sais pas L'association des joueurs, c'est eux. les le qui... joueurs de l'année Mais euh, je sais pas pour le reste des autres trophées Comment ça fonctionne Je pense que c'est la Ligue C'est sûr que c'est pas les joueurs qui votent pour tous les joueurs On est, Non, fait... non Mais moi, moi je suis totalement d'accord avec ça Pour la simple et unique raison que je travaille en fan avec la Ligue ouais ben même, tu sais, moi, c'est le Norris que je trouve particulièrement. Si ah donné, oui, oui c'est oui, la même là. chose. Là. Ouais, que je voulais parler du Norris. Le premier. Norris, tu sais, l'an passé, c'est Carson qui l'a gagné. Là, tu fais comme, tu sais, il y a un 10 points de plus, mais il est en différentiel moins 8 par rapport à, à au deuxième qui était sous-bande, tu sais. Est-ce que ça vaut plus, dans un bulletin de vote, est-ce que ça vaut plus de générer des points ou d'empêcher ton équipe? l'adversaire d'enfer, tu sais pour un défenseur la fonction première c'est censé être quoi tu sais puis les défenseurs offensifs ont habituellement l'avantage donc tu sais moi je plairais ça aussi là je pense que les trophées il y aurait une il y aurait une transformation il y aurait un renouveau à mener euh... parce que je pense pas que c'est adéquat à toutes les catégories là il oui, faut avoir les trophées carrément pas ouais. juste un Calder tout ouais oui, <rire> oui, ouais, vraiment parce que tu sais euh, le... le... C'est le meilleur attaquant défensif là. Mais c'est pas normal qu'il est censé avoir 60 points le gars, sinon il n'y a aucune chance de gagner, tu sais. Le trophée que Taze euh, ramasse à trois années. Là. Ou Bergeron, là, qui sont tout le temps en compétition ouais, les deux. Le là. Binks, ça. Ouais, non, ça c'est plus euh, gentil non, Le selkey, sel ouais. Là tu fais comme Ouais, mais le gars qui a le plus de points dans cette catégorie-là devrait pas nécessairement avoir plus de chances de remporter le trophée, tu sais. Ça devrait être celui qui est réellement le meilleur défensivement. Puis ça pourrait être un gars qui a un point dans la saison, tu sais. S'il a vraiment été solide, puis tu sais, il a un bon différentiel, puis la patente, tu sais. Plus 40, une pause. Mais non, mais, <rire> mais... c'est un peu farfelu de dire ça. Mais hein, ça, c'est capoté, parce qu'on pense tout ça, nous autres, qui est, pas, qui est juste des amateurs, là. On pense direct comme ça, là. Mais a euh, pas personne d'autre qui, euh, qui appuierait ça, là, dans le sens que même les contrats sont négociés avec les statistiques, ils se comparent toutes entre eux autres. Ouais. Fait que euh, je suis vraiment d'accord avec toi, Jouboy, je suis juste pas quoi te répondre. Mais... Tu sais, moi, j'étais dans une ligue de simulés de DG. De, de, on gérait chacun de nos équipes, puis je me signais que le, le président, celui qui générait les, les codes des joueurs, tu sais, man, mon gars troisième trio qui est solide défensivement pourquoi que c'est ça c'était des overalls des overalls de mettons 60 pour un moins bon puis 80 pour les meilleurs mais pourquoi que le gars de troisième trio qui est vraiment bon défensivement pourrait pas avoir un 80 lui-ci comme un comme un Crosby qui est à genre 85 là. tu sais il est vraiment bon défensivement il a pas à être moins bien coté là. en tout cas vous comprenez ce que je veux dire oh, l'image oui. par rapport à des cotes comme dans NHL, ou. Juste parce qu'il est pas à le scorer ben oui c'est ça tu sais Euh, fait que, côté euh, passe à Palette, c'est pas mal ça. Ça fait le tour à moi. T'as-tu vu d'autres choses, Jerry, de ton bord? Alexandre Girard, qui avait juste euh, dit Yager comme le bon vin. Ouais. Ah, puis, euh, ben, ça a il a toujours été bon, par exemple, Yager. Oui, puis il prouve qu'il est encore capable de suivre, pis moi, c'est ça qui m'étonne le plus. Pis euh, j'ai hâte de le voir au Match des étoiles. <rire> ouais. Il dit qu'il va mourir sur la règle. Tu devrais donner un bon choix. Il va <rire> s'attenir dans la zone neutre. Imaginez! Charles Les Stats, là, il est à 1800 points, euh, 1832 euh, en 1598 matchs dans la Ligue nationale, Puis ça c'est en enlevant les deux saisons qu'il n'a pas été dans la Ligue nationale parce qu'il est allé en Russie, et le lock C'est vrai. C'est ah, fou, là. il a perdu trois ans dans la Ligue nationale. Imagine avec ces trois années-là. Ouais. Puis tu sais, mettons tu fais son average là, de, de points par saison, c'est entre 50 et 60, tu rajoutes ça. « Ben, le gars c'est une brute là il, il, il tu sais il sera pas juste 2000 c'est fou là ah il serait des meilleurs ben il est déjà des meilleurs mais ah ouais. il serait des meilleurs pointeurs à vie là. encore plus c'est clairement all of fame en certain. »« c'est tellement le gars qui disait quand il a gagné sa première course cette année genre sa deuxième saison tu sais moi je veux de gagner la coupe c'est fait à aster je l'oublie les filles puis le succès tu sais le le le fame tu sais Pis il arrive à la fin tu sais, il est à 43 ans, puis il est encore un des meilleurs. T'sais. imagine s'il avait donné l'intensité toute sa vie, tu sais, toute sa carrière, il s'était donné avec l'objectif d'être le meilleur au monde. Il voulait être bon, là, je comprends, là, mais tu sais, de vraiment être compétitif, là. Comme il n'a pas semblé vouloir, tu sais, il y avait un certain relâchement là, dans, mentalement en tout cas, là. Tu sais, imaginez là. c'est. il doit avoir un renouveau aussi avec les, les Panthers. C'est une équipe jeune. Le gars arrive là, c'est clairement le mentor de genre toute l'équipe même les goalers. Là. <rire> Elle coach viens de voir, c'est correct ça. Non, mais c'est mieux qu'elle qu coach. Ouais. Je pense qu'il jouait au hockey, Gilberto était même pas né. Ouais, ouais, ouais. <rire> fait que en partant il y a quelque chose qui se passe là. Non, c'est pour vrai, c'est, c'est un gars là, man. clairement, c'est un comme un bon vin. C'est, je dis, a... combien de temps encore qu'il joue Ben moi je pense, on est L'année pas... prochaine, l'année prochaine soit... joue. Moi je suis sûr qu'il top le 45, je serais pas surpris qu'il top le 46, non mais ça va être un quatrième trio, puis honnêtement, s'il dit, moi je reste avec les Panthers, pas de trouble, quatrième trio, je joue juste les gars à la maison. <rire> <C 'est complètement rire> Comme dis-tu. <rire> non mais si ça pourrait être ça, là. parce que tu sais le gars, euh, on s'en va que c'est une légende qui joue, vend des billets à 99$ avec toute l'équipe. Ah ouais, c'est pathétique en tout cas, ouais. puis l'équipe est quand même sur une merde cinquante cent victoires de 10 victoires de, de suite c'est un... pas ça 11 hier c'est pas ça on a gagné. ah ça se pourrait c'est pour ça qu'il y avait des photos du Berdo avant 11, du bref mais non on pourrait c'est quelque chose hein. puis euh... donc ben écoute j... sérieusement je pense que Yager a fait du bien aux Panthers en même temps c'était un de mes sujets euh, d'être faire je... quoi est-ce que vous êtes surpris qu'il soit en... en tête de section Atlantique Ben là, voir la dégringolade du canadien, euh, non, là. Ouais, <rire> mais ça ce les bandes. Moi, j'aurais pensé que, mettons... Euh... Des Lightning. Le lightning <rire> oui Les lightning font même pas une séries à date. Donc, genre, s'ils font, c'est comme meilleur deuxième, je vois quoi. Fait ah, que... Ouais. Non, ça, tu Mais, bon. C'est ce qui fait le tour. Bon, ah. ah. ben, euh, j'aurais peut-être ouais. un autre sujet, moi. Ah. Ok, j'ai vu, on a plus de temps. Ouais, on ouais, on a le temps. oui oui. on on a le temps. C'est moi qui faisais le temps. C'est toi l'arbitre. Okay? <rire> c'est toi qui as l'ordi. C'est pas pas passé around the NHL en plus, là, vu qu'on a pas mal closé euh, les discussions sur les Canadiens. Euh, ma question est vraiment simple, mais prenez quand même le temps d'y penser. Selon vous, c'est qui tu t'avais à faire une équipe? C'est qui le joueur que tu commences? Le, le premier joueur que tu prends, as le choix à n'importe toutes les équipes, n'importe quel joueur? C'est quel joueur que tu prendrais Dans le fond, c'est quel le meilleur joueur que construis Tu construis ton équipe autour de qui oh, Oui, un joueur zéro, actif. Là. Oui, ouais, c'est un joueur actif. Ok, ok, okay. j'aurais dû dire roi, ouais, tu sais, dans son Non, cette temps. année. Ok. okay. Ouais, c'est tout refaire, hein. En partant, tu sais, j'explique un petit peu ma manière de penser parce que de réfléchir les trois en même temps, c'est plate, ça crie comme podcast. Ah euh, ouais, ça, mais moi, je, je, je, je, suis la mienne. Mais vas-y. Je fais une euh... réflexion à voix haute. Pour moi, une équipe, ça se construit par la défensive. Donc, je prendrai un défenseur comme étant le pivot central de mon équipe. Et là, j'ai trois noms, ok Vas-y, vas-y. Pour l'âge et le calibre, ok Carson, Subban ou Edmond. Edmond, je prends Edmond. Ah ouais Ah ouais, je, je pense qu'on le déteste trop à Montréal pour voir l'immensité de son talent, le size, man, c'est juste génial. Là. Ce gars-là, c'est un, un monument avec, avec, avec la vitesse que Chara a jamais eu dans sa vie, sais Imaginez. Donc euh, C'est un de ces trois-là. Puis, tu sais, je pense que ça va être un pilou qui la tranche à Troyed Man, genre. Ok, mais je te <rire> dis là, tu sais, avec tout quest ce qu'il a prouvé le joueur, là. Attends, là que tu, tu les reprends tous à peu près au même âge. Ben non, non, moi je le fais en tant au moment actuel où est-ce qu'on se parle. Tu basses plus. C'est bon. Ouais, Fait que toi, ça serait... mais mettons tranche, là, c'est qui? Tu prends plus Carlson, je pense. Non, je prendrais plus Subban, vu plus responsable défensivement. Ah, merci, Jubé, merci. Okay. Okay. <rire> fait que le Canadien <rire> est bien placé, là, pour faire... Ouais, en même, même temps, c'est les restes des joueurs qui qui font que, tu sais, il n'y a pas juste un joueur qui va faire le ton... Oui, mais t'as ton... quand même le meilleur goal du monde, technique Non, non, non, mais, mais t'as peu là. Toi, tu me mets en situation que tu repars à zéro. Oui, mais c'est ça, mais ce que, que, que je te dis, c'est que... Selon ce que tu dis, tu fais une équipe Les au Canadien. Mais le Canadien est déjà bien parti dans ta vision parce qu'ils ont déjà le meilleur gardien de but du monde en plus. Oui, oui, oui. Fait il y a une possibilité que ça fasse un bon club. Oui, il y a possibilité que ça fasse un bon club. Oui, ok, je comprends dans, dans, dans ce sens-là. Toi, c'est Souben. Tu peux le comprendre, aussi. Suis... Ah, c'est correct, il est tard. Et euh, toi, Jerry? Ben Moi, je marche un peu avec le même principe que JB. Moi, tout ça part par la défense. Euh, c'est juste que mes trois choix, j'ai pas autant pris l'âge en compte. Parce que pour moi, un vétéran, c'est quand même quelque chose de bien pour commencer une équipe. Parce que de toute façon, tu greffes des jeunes, des bons jeunes avec ça pis tout. Mes trois choix, moi, ça serait Shea Weber. Parce que Shea Weber, j'ai toujours dit que c'était, selon moi, c'est le prototype parfait d'un défenseur défensif qui est capable de scorer. T'sais, moi, je le trouve solide. Puis ça oh, un des parfait. gros def. C'est un des plus sous-estimés parce qu'il joue justement pour les Preds, mais non ah, ouais. C'est ça, mais les, les services qu'il a vendus autant à l'équipe qu'au Canada puis tout, là, je veux dire... Ouais, c'est euh, là qu'on a pu le voir. C'est un gros CV, on s'entend. Ouais. Euh, Duncan Key, qui est aussi, selon moi, ce que Suban devrait devenir le plus possible. Euh, moi, être Suban, je regarde Kate, puis je fais « je veux devenir Kate. Il est aussi bon en avant qu'à l'arrière. Il va roue. Si Petru peut devenir un Seabrook. Ah, c'est l'OS... Hé, hey, on est loin. Euh, non, mais pour vrai... Et puis, je le vois plus en Yann Marsen. Ouais, oh. mais tu sais, en tout cas, c'était pour faire le duo. Ouais. Non, mais pour vrai, euh, moi, je suis... Ça, c'est dans mes deux vétérans, mais sinon, je suis obligé d'inclure Souban, moi avec, euh, parce que Souban, c'est Souban. <rire> puis, euh, tu sais, si suis gars de donner un def, parce que là, il commence à rentrer dans son pic, euh, s'il peut donner un def autant, autant bon que Dunkin'Keek on est en business, là. puis oui, euh, mon choix va s'arrêter sur Suban. parce que... Ouais, on en va Putain, surprenant, c'est vrai que ce gars-là va passer en moyenne 20 à 25 minutes sur le jeu. T'es obligé d'avoir un de tes meilleurs joueurs ah oui. à la défense. C'est ça, puis s'il peut être bon à l'offense, comme Duncan Keith ou Suban pour elle, puis Subban, c'est cette année un peu moins, mais même s'il fait des passes, puis... Selon moi, ton attaque part de la défense. Même si un joueur de la qualité de McDavid jouait à la défense, je resterais avec lui. Ouais. Ben là, ouais. Mais c'est une équipe. Moi, je vois le. Un genre de R, maintenant. Ouais, c'est ça. Tu, tu me dis, tu bâtis un club là, au centre d'un joueur, là, tu commences ta première pierre. Moi, je te dis que c'est un défenseur. J'ai éliminé tous les attaquants aussi bons soient-ils. Okay. c'est c'est une façon qui est correcte, mais selon moi, qui est très conservatrice. Puis c'est bien correct, je peux penser que c'est c'est en fait, en fait, parce que c'est pas mal milieu de terrain. Là, ben, je... parce que ça dépend. Le... C'était conservatrice, mais bâtir avec l'attaque, ça marche pas on le levait avec les Hallers. Leur top 6, c'est genre 5 choix de premier round. Les autres ont un problème. Ils ont pas de travail C'est ça. Ils n'ont pas d'expérience, même s'ils l'écoutaient à la TV. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Black Blackhawks de Chicago? Ben là, c'est... Moi C'est qui mon gars que je bâtis autour? suis d'accord avec Jonathan Taze. C'est Jonathan Taze. C'est en plein ça, c'est Jonathan Taze. T'as besoin d'un leader, t'as besoin d'un joueur de centre, t'as besoin d'un gars qui, qui va être capable de faire le lien. Tu joues combien de minutes par match? Euh, je peux pas te dire ça, j'ai pas sa feuille devant moi. Jouer, euh... De jouer... En moyenne 19 à... Parce qu'ils ont deux bons trios, puis les deux autres sont plus laissés de côté. On joue vraiment avec deux gros trios là-bas. là Mais... Mais c'est un gars qui est responsable défensivement. C'est un gars qui backcheck, C'est un gars qui va jouer en DN. C'est un gars qui va jouer en power play. C'est un gars qui va jouer tout le temps, pas mal souvent, sur le premier trio avec le meilleur scoreur de l'équipe. Parce que lui, c'est un fabricant. C'est un fabricant de jeu. C'est un gars qui va gagner des face soft, C'est un gars qui va donner une discipline dans la chambre. C'est un gars qui a gagné la Puis C'est pas une tête en l'air. C'est pas un gars qui flash. Le joueur le plus complice. Pour moi, le, le fait d'avoir été capitaine et de gagner des coupes n'est pas un argument. Parce que Marcel Dion, est le quatrième pointeur de l'histoire de la Ligue nationale, était un solide leader. Il n'a jamais gagné la coupe. Et Henri Richard en a gagné onze. Et jamais personne dit Henri Richard est le meilleur joueur de l'histoire du Canadien de Montréal. On parle tout de Maurice. On parle tout de Maurice. J'ai profité, de... je pense, du temps. Je... Tu comprends ce que je veux dire? cest pas parce que t'as un C, t'as des couples que t'es nécessairement meilleur? Tu sais? Ben tu... non, ça n'a pas rapport. C'est comme je te dis... Mais euh... tu l'as rentré dans l'équation. Oui, je l'ai rentré dans l'équation d'avoir du leadership. Mais c'est pas, pas c'est nécessaire... pas, pas vrai que tu peux avoir un C et que t'as du bon leadership. Oh, bon, ben... <rire> euh, le ouais. Ça vient pas avec. Ça vient pas avec. Non, mais en fait, je... honnêtement, je suis d'accord avec ton choix. puis J'aime beaucoup ton choix. Mais... Moi, j'y vais aussi dans l'optique que c'est pas lui qui va jouer le plus de minutes dans ton équipe. Puis si t'as pas un Duncan kit en arrière pour bien relancer l'attaque, peut-être que Taze, on le verrait pas aussi fort qu'il l'est. Mm -hmm. Autant Patrick Kane, même si Patrick Kane, c'est des mains d'or, c'est juste pas pareil. Écoute, un défenseur, c'est à la soubaine, c'est entre 26 et 29 minutes par match. C'est 10 minutes de plus qu'un Taze. Ton meilleur joueur est moins souvent sur la glace que le nôtre. Mais je vais en virer ça d'une autre manière. Est parce qu'il y a un impact différent aussi. Là. Ça c'est sûr. Mais moi, moi j'ai toujours dit, moi mon capitaine parfait c'est Jonathan Taze. C'est pour ça que j'aime beaucoup ton choix. Mais comment je pourrais te dire, moi là personnellement, là, si tu me dis mettons commence ton équipe avec un goaler, un attaquant puis un, euh, un défenseur, je commence par Price, Subban puis Taze. Non, non, non. Je prends pas Price en premier. Non? non? Je prends pas Price. Je prends okay. pas de travail, là okay. Non, non, non. non. non. Tu ou euh, Longbis? Oui, parce que je dis ouais, à tous les années, il y, y, y, y a des gauluts qui sortent d'à peu près n'importe où. Je m'enforge dans des gauluts de la Calibre NHL à tout le Ça n'a pas de bon sens. Ça traîne du ton Ça traîne. Tu sais, que Carey Price, oui, maintient les standards qu'il est capable d'offrir à toutes les années. Sauf que Bâtir une équipe autour d'un gardien de but, ça veut dire que 30 matchs par année, t'as pas ton meilleur joueur ça. Non, non non ça je comprends mais je veux dire dans le sens, moi, si maintenant tu me dis, tu choisis un goal, un déf, okay. puis un attaquant. Ah le premier gardien de but que tu prends, oh, ouais attends, okay, oui, oui, oui, oui, oui, okay. tu file les les autres, avec autres joueurs Ok j'avais compris. C'est carrément. Trace souvent, Trace, c'est mes trois premiers joueurs que j'ai dans mon. Mais qui... Trace, j'hésiterais aussi un peu. Mais tu sais avec Pekarina. Rin très blessé, puis plus vieux, puis gars il n'a pas atteint ce que... Ouais, on pas on parle vraiment de, de, de... Le mais, joueur, okay, je, vais, je, vais, je vais te le dire, là. moi je ferais... Euh, Oldby ou Price, c'est très serré, là. Mais, moi je pense que Oldby va battre les records de Price. Personne. Mais il est parti pour il faire une meilleure parti. saison cette année. Il est très solide. OK, mettons Oldby, pour cette année, Subban et McDavid. Moi c'est ma, ma ligne là, de, de, de trois joueurs, là. McDavid. Avec une clavicule, par exemple. Mais <rire> t'as dit pas de blessure, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais c'est <rire> Mais quand moi, je trouve ça risqué là, de prendre un gars comme McDavid. Tu sais, il y a pas rien encore cassé. Il est parti fort, mais je veux dire, il n'y a rien de cassé. Il y a, a déjà de quoi, là, mais. Mais, mais vous comprenez. Il y, y, y a plusieurs recruteurs qui mentionnent que McDavid.. C'est le joueur le plus talentueux qui a été disponible au repêchage depuis Marlo... Mario Lemieux. C'est pas rien. là. C'est 30 ans de hockey. Ça là ça se peut. Moi... Joueur, là. Ça se peut, mais... Je sais... ça va se dire? Est-ce que ça va se faire? Le hockey est différent, tabarnic, là depuis. Là. Ouais, mais Mario Lemieux dans la ligue d'aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il soit aussi bon. Oh, il y a le 16. Oui, non, c'est sûr. Non, mais je je dirais... Dirais... -ce il pas sûr. Là? Ça se peut qu'il se ramasse Écoute, avec des La fleur ne il rien dans la ligue nationale. Scorer les trois quarts de ses buts euh, de La fleur est euh... qui fumait à l'entraque. Oui, tu sais tu il y game. Époque pour époque là, tu sais, probablement que le, le meilleur vrai, joueur Aujourd'hui dans la ligue nationale là, mettons que tu transposes de tous les temps je te dirais que Mario Lemieux puis Bobby Orr seraient les mieux adaptés au hockey moderne. Ah Bobby, Ard, Bobby Ard, en en défenseurs offensifs, là. Ouais. Euh, il y avait Bobby Hart et il y avait les autres. Oui, c'est ça. Fait que, euh, le reste, je pense que les joueurs d'aujourd'hui sont tu tes mettant en même temps. Tu sais, comme dans, euh, dans Rocky Balboa, là, ils font le combat simulé là, de, de boxe genre <rire> une vidéo. Là, tu mets l'ancien boxeur et le nouveau. Mais je pense que tu mettrais un Bobby Hare dans une game actuelle, sais, il serait dominant pareil. Ah. Ce qui n'est pas le cas avec le. 99% des étoiles du passé. Là. Ça a tellement évolué, là. Ouais. C'est bon. Ben en tout cas, euh, ben, moi j'aurais peut-être un autre défenseur que je proposerais tant qu'à faire un trio. Ben, c'est sûr qu'il y a Drew Doughty qui me chatouille un peu. Euh, ça beau. me chatouille un peu, mais pas tant que, que ça. Il... Dominant, mais les autres années, tu sais, il, il a toujours été dans la crème, mais de là à dominer largement. Comme l'année passée. Domination de Norris je l'ai jamais compris, je la comprends okay. pas encore. Peut-être pour ses talents euh, défensifs, je sais pas. Ben, il était à plus... Tout talent plus 12. Ouais, euh, OK. L'an passé... Ben, non, je, pas, je pense à un gars comme euh, Ryan Souter. Ouais. C'est pas un gars qui est flashy. Ouais. Ce -là. Euh, mais... Tu dis qu'on est conservateur, mais avec tes joueurs, là, tu fais très bien l'école de hockey aussi. Ouais. Là, des Thames et des Suter. <rire> Ben, je sais. c'est une équipe à bâtir, là, on peut pas prendre des guesses. <rire> ah, J'avoue. Ouais, oui, mais ouais, quand, quand même. même. Fait que, euh, sinon, autre chose? Parce que là, Yann, là, je veux finir ce show-là depuis une de, demi heure là, tu me déranges, là. Ah <rire> non, <Ben>, reste... <rire> Moi, j'ai pris une petite pause, là, aussi, là, pour venir vous parler. Ouais. Fait que, euh, ben, mettons là qu'on veut t'entendre d'autres choses, chose, t'as-tu d'autres projets, là, à part euh, fonder une petite famille, là? ben j'ai ben j'ai on n'a pas honte qui est toujours euh, très très actif ça fait euh, je pense qu'on est rendu à six ans maintenant c'est notre sixième année fait que c'est un podcast ça fait quand même assez longtemps qu'on est là dedans on a vieilli à travers ça fait que c'est toujours drôle de réécouter des vieux shows avec euh, nos voix de plus jeunes puis euh, en tout cas moi c'est parce que quand je réécoute j'ai des souvenirs de mettons où j'étais quand j'ai enregistré tel show fait que ouais. c'est toujours 20 ben le fun non mais Euh, sinon, euh, à part on n'a pas honte, ben là, euh, c'est sur Twitter, euh, à le fond à euh, Yann of the Well, tout dans un pain. Fait que euh, venez me jaser, c'est bien le fun. Je suis pas trop actif ces temps-ci, mais euh, je réponds à tout. Il est toujours ouvert pareil. Fait que euh, c'est ça. Yes! Oui, euh. Pourquoi oui, j'ai aucun rapport avec Will, voyons donc! <rire> Qu que tu m'entends pour dire, Yann? Non, je te relance. Ok, okay c'est bon. Je <rire> pas à <la> point, même. <rire> Jerry, vas-y, vas-y. <rire> moi, on peut me retrouver sur les geeks qui sont parmi nous. un autre podcast qu'on parle de, de geekry. Ça existe, ça de geekry. Parce que oui. Ouais. On ouais. Payer, hein, ça va exister. Puis c'est euh, mm -hmm. ça, on parle de, de stock mon pis euh, puis Will justement. C'est ouais. qui sortait. <rire> Et euh, Simon. Fait que euh, puis on recommence bientôt un show des shows. Genre, euh, je donne un scoop demain. Fait que pendant que vous allez parler, c'est enregistré peut-être. Ah oh, ouais. Euh... <rire> Genre rien de repos. <rire> <rire> puis euh, sinon euh, Facebook, Joe Goodbo, juste marqué, marquer vous connaissez de là. Puis sur Twitter @Goodbo25, donc euh, c'est pas mal ça. Et euh, moi de mon côté, euh, ben sur la réalité augmentée, mon autre podcast euh, sur Facebook, je vais gagner. Dites-moi que vous m'écoutez sur jeu puis écoute ça va me faire plaisir. Twitter underscore B. Et pour ce qui est de hors-jeu, on est disponible sur les réseaux sociaux, facebook.com/hors-jeu podcast et hors-jeu Pour ce qui est de Twitter, on a aussi un site internet, c'est wordpresshors En tout cas, Or cherchez hors-jeu podcast, puis vous allez trouver le site internet sur lequel il y a la POC. Et euh j'ai pas écrit d'article depuis genre huit ans. Et ça fait peut-être cinq épisodes que j'avais dit que j'allais écrire ouais, un article. Ouais, c'est vrai. Finalement euh, ça a pas marché. Ça a marché. <rire> Il s'est pas écrit. C est, c est, c est. Non, ben non, mais j'ai écrit, mais finalement, je... Ouais, non, je pense que c'est pas vraiment là. bon. Fais, je l'ai flushé. OK. Ben écoute, ça me prendra si d'autres choses. C'est pas notre matière première. Maintenant. Non, c'est ça, c'est vraiment de ça être quand on a des idées. Puis tu sais, avec les réseaux sociaux, pour vrai, je me suis rendu compte que. Faire un texte de 800 mots Quand je peux l'écrire en 114, 140 caractères Hein oh, ouais, Bien plus simple, bien plus vite Donc voilà, c'est des façons de nous rejoindre J'espère que vous avez aimé l'expérience Vous avez des passes à palette Vous voulez nous jaser, passer par les réseaux sociaux Ça nous fait toujours autant plaisir On salue ceux qui nous ont fait des passes à palette euh, Jess entre autres Qui un jour, à un moment donné, sera peut-être libre Pour enregistrer un prochain show Et euh, dans ce prochain show bon, On espère que vous serez là les auditeurs Et euh, toute l'équipe, moi, moi-même euh, et euh, mes deux comparses, on vous dit à la prochaine fois dans un autre enjeu. Bye-bye. Salut. Ciao. Là.